Enceinte en plus, on était complètement sobre. Avec Night Orient, des vins sans alcool, boire et conduire est enfin possible. En ce moment, folle sur la gamme Night Orient. Condition magasin. Le commerce, autrement, localisez.com. Localisé.com. Oh oh oh. Je suis en train de découvrir les conditions sol des meubles rigauds à viser. Et je peux vous dire que ce ne sont pas les petites remises qu'ils vous préparent. Meubles rigauds Ah non, désolé, je peux pas vous en dire plus à la radio. Mais si vous passez à viser, vous saurez tout. Hmm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 Signez la pétition pour une juste rémunération de l'agriculteur sur pétition. et rendez-vous tous à Libramont du 22 au 25 juillet. Info sur www.foiredelibramont.com Il est 8h32. Vivacité, le journal des sports. Et ce samedi matin 9 juillet, c'est en compagnie de Thibaut Plan. Bonjour Thibaut. Bonjour Pierre, bonjour à tous. Au championnat d'Europe d'athlétisme, la Belgique est passée à deux doigts d'obtenir une seconde médaille. Oui, Kevin Borley termine à la quatrième place de la finale du 400 mètres. Le Belge a commis une erreur tactique en partant beaucoup trop vite et il n'a ensuite pas su gérer le vent. La médaille d'or est revenue au favori, le britannique Martin Rooney qui s'impose en 45 secondes et 29 centièmes. Kevin a lui couru en 45 secondes et 60 centièmes et s'il nourrit pas mal de regret au vu de son état de forme, il tire quand même du positif de cette quatrième place. Le fait que je passe aussi vite avec euh, cette impression de facilité, c'est positif dans le sens où euh, les prochaines courses, ben, je vais pouvoir vraiment me dire vas-y calme, prends ton temps pour faire une deuxième partie de course euh, mieux répartie et avec plus d'énergie. Je sais que je vaux beaucoup mieux que ça. Comme je dis, dit, les chronos en plus aujourd'hui sont pas incroyables. Je pense que Martine euh, ouais, a justement bien fait euh, gérer 200 premiers bien accéléré mon côté c'était pas ça mais je sais que je vais mieux et euh on va améliorer ça pour le reste de la saison. Et aujourd'hui, place au Calife pour le relais 4x400 mètres. Kevin Borlet sera lui menagé. Il, il ne sera aligné que dimanche si les Belges atteignent la finale. On suivra aussi Philippe Milanov, au lancer du disque Le brugeois qui vise lui aussi ni plus ni moins qu'une médaille. Et puis s'il y a des quatrièmes places qui déçoivent, d'autres ont une saveur de médaille. Et comme pour Ben Brooders, pour qui son premier grand championnat, il a pris la quatrième place du concours de la perche. Il a profité en partie du loupé du Français Renaud Lavilny, qui n'a pas parvenu à franchir une barre à 7,75 mètres. Brouders a lui aussi su se jouer du vent et il a sauté dès son premier essai à 5,50 mètres. C'était juste des conditions très difficiles. Tu devais être fort dans la tête et ça m'a aidé. Je suis vraiment heureux. C'était phénoménal oui. Un peu de chance aussi, mais bon ça, on ne le retiendra pas euh, dans le palmarès. Ouais, ce sont des conditions pour tout le monde donc C'est plus tactique que chance. C'est ça. <rire> des interviews à Amsterdam de Gaëtan Van Kerkom. Et puis les choses sérieuses ont commencé hier au Tour de France avec l'arrivée du peloton dans les Pyrénées. Et la septième étape reliait l'île Jourdain au lac de Payol. Victoire du britannique Steve Cummings qui s'impose avec un peu plus d'une minute d'avance sur Daryl Impey, et Daniel Navarro. C'est déjà le quatrième succès en moins d'une semaine pour la surprenante équipe de Dimension Data. Greg Van Avermaet termine lui cinquième de l'étape et conserve donc son maillot jaune en accentuant même son avance sur le deuxième. Le dernier vainqueur du circuit At Newsblatt s'est de nouveau montré en attaque et s'est glissé même dans l'échappée. En tout cas, ce maillot jaune ne tétanise pas Greg Van Avermatt. Au contraire, le leader du classement général fait preuve de panache, Cyril Sogrin, consultant RTBF. C'est ce qu'on a envie de voir. Il est clair qu'un maillot jaune doit à un moment défendre ses positions. Mais c'est tellement rare de voir un maillot jaune qui, dans le début d'étape, va prendre le risque de partir dans une échappée, essayer de semer un peu le doute dans ses, envers ses adversaires. Alors oui, Greg Van Avermaet n'est pas un des potentiels vainqueurs du Tour de France à Paris. Mais au moins, il a ce panache et cette envie d'y aller. Il ne se contente pas que de ce qu'il a. Il va plus, il va chercher plus et on le reverra, je le souhaite. Et j'ai aucun doute sur le fait qu'on puisse le revoir dans les semaines qui suivent sur le Tour de France. Interview de Samuel Grulois. Samuel Grulois, que l'on retrouve en direct pour le journal du Tour. Samuel, la première étape pyrénéenne est derrière nous. Et qui l'eût cru Greg Van Avermatt est toujours en jaune. Thomas de Ghent est lui toujours leader du classement de la montagne de ce Tour 2016. Il y a bien longtemps que le cyclisme belge n'a plus été à pareille fête sur la Grande Boucle, Samuel. Imaginez, il n'était que 14 au départ au Mont-Saint-Michel il y a une semaine, mais ils ont tous à leur manière, déjà fait parler deux, avec en tête de gondole évidemment, un euphorique Greg Van Avermaet qui s'est battu hier avec un magnifique panache pour conserver son maillot jaune que le sport cycliste est beau quand il nous propose de tels comportements. Le Belge de BMC respecte sa discipline, il respecte l'histoire de son sport, et il vénère cette tunique jaune qu'il rêvait déjà de porter quand il était gamin. Je me souviens d'une conversation étonnante avec un, un responsable du sponsor principal du maillot jaune, c'était en 2012, lors du succès final de Bradley Wiggins. Ce responsable regrettait le peu de considération que le Britannique montrait pour son maillot jaune, pour l'objet maillot qu'il enlevait directement une fois la cérémonie protocolaire terminée. Van Avermaet, lui, serait prêt à dormir avec pour prolonger son rêve, un rêve qui continuera au moins un jour de plus, carrière, l'Ouslandien a attaqué vers le lac de Payol en compagnie de 28 autres coureurs. C'est le pistard de Dimension Data, Steve Cummings qui a gagné l'étape, comme l'an dernier à Mende, mais en terminant cinquième. Van Avermaet a conforté son avance au général. Il compte désormais 6 minutes 36 d'avance sur son dauphin. Julien Alaphilippe, c'est le plus grand écart entre un premier et un deuxième après cette étape depuis 1949. Une réelle performance de choix. Alors le Logiquement, il devrait perdre le jaune ce samedi, mais ce ne sera pas sans se battre jusqu'au bout, soyez-en sûr. Effectivement, car vu son profil, cette huitième étape risque d'être trop difficile pour Van Avermaet. Aujourd'hui, place au favori du Tour. Oui, 184 km entre Pau et Bannière-de-Luchon, avec au programme, on s'accroche. Le Tour malet. Laourquette dans six ans, Val Luron Azette et Père Sourd, un enchaînement qui doit pousser les cadors à attaquer, même si l'arrivée n'aura pas lieu au sommet d'un col, mais bien dans la vallée. Certains sont déjà au pied du mur. Contador porte et depuis la défaillance d'hier dans l'Aspin, Thibaut le français n'aime pas les fortes chaleurs, il risque donc encore de souffrir aujourd'hui puisqu'on annonce entre 30 et 34 degrés sur le département de la Haute-Garonne Merci Samuel Samuel Grulois que vous retrouverez donc tout au long de la journée pour des points réguliers sur la course Enfin en tennis, place à la finale Dame à Wimbledon Une Finale entre Serena Williams et Angélique Kerber, soit le remake de la dernière finale de l'Open d'Australie que Kerber avait remporté L'américaine voudra donc prendre sa revanche et enfin égaler le record du nombre de victoires en grand chelem de Steffi Graf. Chez les hommes, on aura droit à une finale inédite entre Milos Raonic, qui jouera sa première finale en grand chelem, et Andy Murray, qui tentera de décrocher son troisième titre majeur. Raonic-Murray, c'était aussi l'affiche de la finale du Queen's il y a 15 jours, victoire du Britannique. Et enfin, on reste au royaume de sa majesté avec le grand prix de Formule 1 d'Angleterre tout ce week-end. Les qualifs auront lieu ce samedi dès 13h. Merci Thibaut. Thibaut Plan pour le journal des sports. 8h38 à Vivacité. Le sport en toute complicité avec l'ADEPS. Baby, you know that I love you. I know that you love me too. Yeah, I know you do. I dans les années 60 ou 70 avec un noir Let's get along 8h41 Viva Weekend on parle des chiens des chats ce matin jusqu'à 9h puisque nous sommes en période de vacances pas mal de personnes partent en vacances on en a vu ce matin plein sur les routes on emmène parfois son animal de compagnie pour nous en parler ce matin Belinda Clantin Belinda alors on a tout petit peu évoqué tout à l'heure les précautions à prendre quand on veut prendre son animal de compagnie en voiture ouais. au niveau du matériel qu'il faut prendre etc etc est-ce qu'on peut emmener son chien partout en Belgique ou à l'étranger alors si vous partez euh, sur euh, l'étranger donc comme en France il faut pas oublier qu'il faut avoir le carnet européen euh, déjà de son chien euh, qui est son vaccin antirabique euh, donc euh, le vaccin pour la rage parce que ça bon même pour les petits animaux de compagnie comme les furets c'est pareil il faut l'avoir mmh. Donc okay. ça il faut l'avoir euh, il faut également euh, est-ce qu'il est préférable que son chien soit, soit, soit ou son animal soit pucé également pour si jamais on le perd oui. euh, qu'on le retrouve plus facilement Oui, c'est préférable. Oui, parce que même ici nous on a eu le cas euh, récemment un chien qui venait de Marseille qu'on a retrouvé ici euh, sur la route de, ici sur euh, l'autoroute même ah ouais. euh, une personne est venue nous l'apporter euh, au magasin euh, on a le lecteur de puce. Pas tout le temps et c'est international, on peut retrouver, il y a une banque de, de données qui, qui, avez... qui reprend la France, et, oui, et oui, la oui. Belgique Maintenant, en Belgique, là, on sait le voir directement sur Internet, retrouver s'il est pucé, on sait le retrouver avec le nom. Par contre, en France, euh, partie de confidentialité ne remet pas, on sait s'il est pucé, mais on n'aura pas le nom directement de la personne, c'est eux qui s'occupent. D'accord. Donc il faut s'adresser au bon service si on perd son chien ou son chat en France, alors là-bas, sur place Voilà, oui. Ouais, okay. ouais, ouais, ouais. Bon, en Belgique, on peut aller partout avec son chien, il faut, il faut une laisse aussi, il faut, il, faut, il, faut, il faut avoir la laisse obligatoirement Oui, il faut avoir la laisse, maintenant prévoir peut aussi peut-être une muselière, sans savoir comment le chien peut réagir, ou même un autre chien qui est en promenade, on ne sait jamais ce qui peut arriver, bon, le comportement de l'un ou de l'autre, on ne sait pas. Mm -hmm. Donc il est préférable oui, déjà d'avoir déjà une laisse quitte même à avoir euh, un style d'arnet avec une poignée pour pouvoir rattraper son chien s'il viendra tirer d'une d'une fois d'une traite quoi. Sur les plages, en Belgique, est-ce qu'on peut avoir, euh, est-ce qu'on peut laisser courir son chien en liberté à, à n'importe quel moment de la journée Non, il y a des plages où euh, il y a des, des horaires à respecter. Euh, vous ne pouvez pas non plus aller laisser euh, le, le chien promener dans, dans l'eau directement. À certains endroits, c'est interdit. Vous avez des emplacements aussi pour euh, les excréments, pour qu'ils puissent faire leurs besoins. Donc prévoir aussi les petits sacs à crottes, aussi, mmh. si on n'en a pas. Enfin, s'il n'y a pas d'emplacement, je veux dire... Euh Donc non, il faut, faut une laisse partout et, et les endroits, ben c est, c est, on peut regarder sur internet, hein, on va retrouver les, les emplacements des plages où c'est interdit ou non euh, pour aller avec son chien. Quoi. Il y a des périodes de l'année où le chien peut courir en liberté à n'importe quel moment de la journée où on peut l'emmener, laisser se, se défouler sur la plage En hiver plutôt Oui, peut-être. Enfin, là, je ne vais, vais pas te... catégorique, Oui, voilà, parce que là, je ne suis pas trop, trop sûre, mais je sais qu'il y a des horaires sur certaines plages à respecter pour, pour pouvoir les promener. Quoi. Si vous avez un témoignage à nous apporter, j'en vois qui arrive au, euh, au 30-63, euh, n'hésitez pas, 30-63 par SMS, apportez vos témoignages. On est encore ensemble pendant un petit quart d'heure dans Viva Weekend pour parler des chiens, des chats et des animaux de compagnie en vacances.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 Nieuu! Nieuu! Nieuu! Nieuu! Nieuu! gamin. Je vais te raconter l'histoire de l'être humain. Au début, il n'y avait rien, au début c'était bien. La nature avançait, il n'y avait pas de chemin. Puis l'homme a débarqué avec ses gros souliers, des coups de pied dans la gueule pour se faire respecter. Des routes à sens unique, il s'est mis à tracer. Les flèches dans la plaine se sont multipliées et tous les éléments se sont vus maîtriser. En deux temps, trois mouvements, l'histoire était pliée. C'est pas demain la veille qu'on fera marche arrière. On a même commencé à polluer les déserts que tu respires C'est assez de le dire Tu vas mourir de rire Je sais pas Quelques années on aura bouffé la feuille Et tes petits enfants, ils n'auront plus qu'un œil En plein milieu du front, ils te demanderont Pourquoi toi t'en as deux, tu passeras pour un con Ils te diront comment t'as pu laisser faire ça T'auras beau te défendre, leur expliquer tout bas C'est pas ma faute à moi, c'est la faute aux anciens Mais il y aura plus personne pour te laver les mains Tu leur raconteras l'époque où tu pouvais Manger des fruits dans l'air allonger dans les prés il y avait des animaux partout dans la forêt Au début du printemps, les oiseaux revenaient Il faut que tu respires, et ça c'est rien de le dire. Tu vas pas mourir de rire, et c'est pas rien de le dire. Il faut que tu respires, c'est demain que tout empire. Va pas mourir, de Et pas rien de le dire Le pire dans cette histoire, c'est qu'on est des esclaves Quelque part assassins ici, bien incapables De regarder les arbres sans se sentir coupables à moitié défroqués, 100% misérables Alors voilà petite histoire de l'être humain C'est pas joli joli et je connais pas la fin T'es pas né dans un chou, mais plutôt dans un trou Qu'on remplit tous les jours comme une fosse à purin Cette chanson avait marqué l'année 2003 Mickey 3D sur Vivacité oh, avec okay. Respire, il est 8h49 oh. Les chiens, les chats, les animaux de compagnie en vacances et vos témoignages. Aurélie nous dit « Moi, je pars en randonnée, sac à dos et tente avec mes deux chiens ». Aujourd'hui, elle va faire le beau vélo de Ravel du côté de Oupay. Et puis, nous avons au téléphone Marie-Christine. Bonjour Marie-Christine. Bonjour. Alors Marie-Christine, je vous présente Belinda. Bonjour. Euh, oui, bonjour. Euh, Marie-Christine, vous, vous avez envoyé un SMS au 3063 pour nous dire que vous partiez en vacances avec vos trois voilà. chiens en voiture. Et c'est pas euh, 60 ou 80 km que vous faites. Hein. Absolument, c'est 940 km C'est dans le Tarn en France où nous avons une maison. Donc, ça facilite les choses, étant donné qu'une fois sur place, ben, les chiens sont habitués, ils ont leur repère, et voilà. Mais pour le, le, le, le trajet en voiture, ça ne pose aucun problème. Ils sont tous les trois à l'arrière, euh, mmh. attachés avec le, le harnais. Et j'arrête les, toutes les deux heures environ sur les aires d'autoroute. Mais ça fait partie du voyage aussi. On va faire une petite promenade. Euh, je pars avec un bidon de, de 5 litres d'eau dans, dans lequel je mets des, des glaçons pour que l'eau reste fraîche. Donc, euh, pas de nourriture pendant toute la journée. Et tout se passe très bien comme ça. Ouais. alors voilà. vous avez plusieurs races de chiens différentes Oui, ce n'est pas des petits chiens, c'est un Border Collie, c'est un Yuski et c'est un Jack Russell. Le Jack Russell, voilà. c'est quand même assez, assez spitant, comme on dit, ça, ça bouge beaucoup. Mais oui, mais non, non, non, non, il adore la voiture. Et Franchement, euh... ils sont habitués, hein, bon, régulièrement, je les prends en voiture pour les faire une petite balade, mais, mais bon, là c'est vrai que c'est un long trajet, mais... Euh, il, faut, il faut arrêter, hein, il faut arrêter euh, environ toutes les deux heures. On, on le dit, on le répète pour les pour les les, les, les, les humains, mais pour les, les bêtes aussi. Euh, ouais. voilà. Et quand vous arrivez euh, près de, ils... de votre maison dans le Tarn, est-ce qu'ils est qu repèrent la maison Est-ce qu'ils sont un peu plus nerveux quand vous arrivez à l'approche Pas du tout, pas, euh, ils ne sont pas nerveux, ils sont... Ben oui, on dirait qu'ils le sentent hein, quand je dis, ah, ben, on, on, on va arriver, ils sont, ils sont assis, il y a la, la queue qui frétille... Euh, voilà non non voilà tout ça ça ne pose vraiment aucun problème en tout cas on les entend bien ils semblent bien heureux vous partez bientôt dans le tarn vous partez bientôt dans le tarn d'accord après les chaleurs alors surtout surtout surtout prévoir de l'eau ça c'est de l'eau fraîche c'est quelque chose d'essentiel et quand même passer chez la vétérinaire avant pour voir si si tous les vaccins sont bien en ordre. Et, et voilà. Vous confirmez, Bélina Oui, oui les vaccins, surtout, c'est important. Surtout, oui. si c'est en France, euh, le vaccin antirabique est euh, très important. Qu'est-ce et... qu qu qu'on risque si on va avec son animal qui n'est pas vacciné avec, euh, Si en passant la douane, mais il soit repris. Quoi. Ils, ne peuvent pas, ils ne passent pas. On ne passe pas Non, non, non. On, on retourne à la maison, ouais, on fait le nécessaire et, et on repart après ouais. Bon, maintenant, il n'y a plus trop de frontières. Euh, en général, ça, ça, ça se fait facilement, le passage, quand même. Oui, ça se fait facilement. Mais bon, maintenant, euh, je veux dire, si euh, tout le monde est conscient, bon, pas chez le vétérinaire, généralement, de son chien est en ordre, à la base. D'accord, OK. Bon, Marie-Christine, merci pour votre témoignage depuis Pontacelle, ce matin. Un petit, un, un petit appel, surtout, n'abandonnez pas vos animaux de grâce. Oui. Il y a suffisamment de de possibilités à l'heure actuelle, mais ne les abandonnez pas. C'est vrai aussi que c'est le revers de la voilà. médaille des vacances, hein, ces abandonnés. Voilà, c'est voilà. vrai. Merci Marie-Christine, on vous souhaite voilà. une très belle journée et déjà de bonnes vacances pour le mois de septembre. Alors. Merci beaucoup, au revoir. A bientôt, au revoir. Cuisine Créfelle. Nos soldes, c'est jusqu'à moins 30% sur toutes les cuisines sur mesure. Cuisine Créfelle, mon rêve, ma cuisine.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 Félix Jeanne sur Viva avec Ayn Nobody. 8h56, ça. Voilà, on a évoqué très superficiellement les vacances des chats et des chiens et des animaux de compagnie. Belinda, merci d'être passée par nos studios ce matin. Pas de problème. Alors, euh, on ouais, va -y. vite rappeler que voilà, il faut que les animaux aient leur carnet de vaccination. Ouais. Qu'il soit pucé, ce serait en... ce sera encore mieux. Ce serait l'idéal, oui. Ouais, voilà. ouais. Et de ne pas oublier ben, tout ce qu'il faut pour que le, le, le chat, le chien, l'animal de compagnie ait son bien-être durant le voyage en, en voiture. Ouais. Tout prévoir, tout ce qu'il faut pour les gourdes, la laisse, euh, le kit de premier soin au cas où il viendra se blesser, au cas où il viendra vomir. Euh, il enfin, prévoir tout, ce que, tout sur le côté. Quoi. Ouais. Mais le chien supporte très bien la voiture s'il est habitué. Il faut l'habituer tout petit, le chien, à la voiture Le chat, le chien, et le chat. Le chat, généralement on préfère ne pas le prendre, mais bon, il y a les petites cages. Le chat, oui, il faut l'habituer. Maintenant, tout petit, généralement ils sont un peu plus stressés. Ils ont souvent tendance à vomir. Donc bon, là, il faut, faut rester près d'eux. Il ne faut pas le laisser tout seul derrière dans, dans la voiture. Il vaut mieux être à côté. On peut lui donner un rassurer. petit calmant également léger pour. Voilà, euh... soit si vraiment euh, nécessaire, si c'est avec le, le vétérinaire, si pas, bon, il y a des petits colliers ou des des petites huiles essentielles qu'on peut utiliser. Merci pour tous ces bons conseils, Belinda. Ouais, ouais. Il est 8h57 demain, nous parlerons à partir de 7h de pêche à la ligne avec Frédéric Monson, qui est le directeur de la Maison Wallonne de la pêche. On évoquera ben, la pêche à la ligne à travers la Belgique et vos témoignages également seront les bienvenus au 3063. Mmh. J'ai beau m'offrir aux falaises, à l'horizontal. Au fond, tout ça t'es bien égal. Quoi qu'on en dise, bien que mes doigts se déplacent. Toi dans la prise, là, tu me surpasses. Et si l'amour ne rendait pas Saint-André sur l'Université avec Bleu de Toit. Viva Week-end, c'est fini pour aujourd'hui samedi. On se retrouve demain à partir de 6h passées. Un très très bon samedi dans un instant. Il y aura En Cuisine avec Olivier et en Cotter en direct d'Oupay. Bonne journée C'est la folie des soldes chez Mediamart sur le plus grand assortiment de Belgique. Pendant les soldes, nous vous livrons le gros électroménager et reprenons votre ancien appareil le tout gratuitement. Conditions sur Mediamart.be. Mediamart, je ne suis pas fou Vous écoutez Vivacité, belle matinée, il est 9h. Le mythique Tourmalet au programme du jour du Tour. Quatre ascensions et au bout une question belge. Greg Van Avermaet pourra-t-il résister au cas de la montagne Ça risque d'être compliqué. La Belgique envoie des militaires dans l'est de l'Europe jusqu'à 200 soldats. Une partie des 4000 hommes que l'OTAN va déployer pour rassurer face à la Russie. Plus question de dépasser le 5 km h dans certaines rues d'Oupey. Un drôle de changement pour les automobilistes qu'on vous explique en fin de journal. Et le journal, c'est avec Lionel Denebourg. Bonjour Olivier, bonjour à tous. Va-t-il réussir à garder son maillot jaune une journée de plus Les choses sérieuses commencent sur les routes du Tour avec cette huitième étape qui reliera Pau à bagnères de luchon au programme. Quatre ascensions, dont le célèbre Tourmalet. Hier, Greg Van Avermaet a conservé son maillot jaune, accentuant même son avance sur le leader. Le profil de l'étape du jour fait qu'on attend les favoris. Pour notre, cons notre consultant Cyril Saugrin, les From, Quintana, Contador et autres ne peuvent à présent plus se cacher. Ils ne pourront plus, ils peuvent toujours continuer de se regarder. Mais il est clair qu'on aborde là un des massifs, en tous les cas une étape importante dans les Pyrénées. On sait que les Alpes vont être très très difficiles dans le final. Donc tout le monde est un petit peu sur la défensive. Aujourd'hui on a une étape longue, difficile, mais qui finit encore en bas, de, pas au sommet d'une ascension. Donc ce qui est quand même un élément déterminant dans l'attitude des leaders. Mais je pense qu'on devrait quand même avoir quelques coureurs qui passent à l'action. Je pense que Greg Van Avermaet a donné pour aller chercher ce maillot et chercher cette étape. Il a redonné dans l'étape d'hier parce qu'il est sorti. C'est quand même une journée où on passe devant. Il donne des relais. Il s'est donné et livré à 100% dans l'ascension du col d'Aspin. Il a repris certes du temps. Mais aujourd'hui, c'est trois ascensions, une hors catégorie, des premières catégories qui vont s'enchaîner. C'est une journée qui va être longue. Donc même porté par ce maillot jaune, il faut rester clair que... Il y a un moment, il va falloir qu'il le récupère. Cyril Saugrin, au micro de notre envoyé spécial sur les routes du Tour, Samuel Grulois. Les routes de France, elles commencent à se charger pour ce premier gros week-end de départ en vacances. Comme chaque année, la zone critique, c'est la vallée du Rhône. Le pic d'affluence est prévu jusqu'à 13 h Les départs sont classés rouges dans l'Hexagone aujourd'hui, avec déjà pas mal aussi de ralentissements notés dans le sud de l'Allemagne. Le détail dans... après le journal avec Jean-Marc Stril. Il n'y a Pas que les routes qui seront rouges aujourd'hui, certaines cartes de banque aussi vont chauffer pour ce deuxième week-end de soldes. Un chiffre pour en mesurer l'ampleur, chiffre donné par Worldline qui gère les paiements électroniques. Cette semaine, plus de 47 millions de transactions ont été comptabilisées. C'est 17% de plus que la première semaine de soldes l'an dernier. Le drame aurait pu, aurait dû être évité à Aversin dans l'entité de ciné. Hier en fin d'après-midi, deux jeunes de 17 et 19 ans, deux animateurs d'une plaine de vacances, sont décédés, fauchés par un train. Ils ont traversé les voies alors qu'ils auraient dû emprunter le passage souterrain pour aller de l'autre côté. Dans le quartier de la gare, tout le monde est évidemment très marqué par cet événement tragique. Marqué mais pas vraiment surpris qu'un tel drame se soit produit. C'est tout le temps des gens qui traversent. Tout le temps, on en, on en voit et pas que des, des jeunes, hein, des forts jeunes, même parfois de, de passer 20 ans, 25 ans, euh, même avec des enfants. Euh, on, on, au lieu de prendre le tunnel, et ben on, on, prend le, on traverse et on va au petit magasin. et euh, Ça arrive souvent, régulièrement. Mais quand on fait la réflexion, moi une fois j'ai fait la réflexion à des, à des gens qui traversaient, on, on, on, on se fait traiter, quoi. on se fait engueuler parce qu'on leur dit qu'ils qu ne peuvent pas. Mais... L'endroit est assez dégagé, c'est ce qui incite peut-être les gens à passer en se disant qu'ils ne risquent rien. Oui, parce qu'on voit, on se dit que oh ben, on voit le train arriver de loin, mais bon, malgré tout, euh, voilà, il paraît ici, il paraît que euh, on, il a klaxonné et que ça n'a quand même rien fait. C'est ce que les gens disent. Un témoignage recueilli par Carl De Foi. L'OTAN renforce sa présence dans l'Est de l'Europe. 4000 hommes supplémentaires déployés dans les pays baltes et en Pologne. C'est ce qu'ont décidé les pays membres de l'OTAN. Ils sont réunis en ce moment à Varsovie, en Pologne. 4000 militaires en plus, dont des Belges. Tidiem Kouache est notre envoyé spécial à Varsovie, en Pologne. 150 à 200 militaires belges seront engagés en rotation dans le bataillon multinational de 4000 hommes de l'OTAN dans les Pays-Baltes et la Pologne. C'est ce qu'a annoncé Steven Van de Put, le ministre de la Défense, à la fin de la première journée de sommet à Varsovie. Alors si pour le moment, tous les détails de ce déploiement belge ne sont pas encore connus, on sait déjà que le champ des opérations s'effectuera en Lituanie, dans ce Pays-Baltes, à la frontière russe. Une présence militaire de l'OTAN, histoire de dissuader le voisin russe de nouvelles intimidations. Les Belges devraient en principe s'engager aux côtés des Néerlandais et des Luxembourgeois sous commandement allemand dans le courant de l'année 2017. Notre envoyé spécial à Varsovie, en Pologne. Barack Obama est présent à ce sommet de l'OTAN, mais le président américain va écourter son séjour en Europe pour se rendre à Dallas après la fusillade qui a fait cinq morts, cinq policiers la nuit de jeudi à vendredi. Le profil du tireur se précise Simon Bourgeon, c'est maintenant qu'il a agi seul. Un loup solitaire, comme on dit, un acte isolé. Hier, les enquêteurs parlaient de plusieurs personnes parce que les tirs venaient de plusieurs endroits. Mais le chef de la police de Dallas a finalement abandonné cette piste. Monsieur Johnson, maintenant décédé, était le tireur solitaire dans cet incident C'est la conclusion que nous tirons après avoir interrogé tous les officiers. C'était bien un tireur mobile, un homme qui tirait et bougeait, tirait et bougeait. Il a fait des dégâts, mais nous l'avons eu. Mika Johnson était un militant de la cause noire et il voulait tuer des policiers blancs c'est ce qu'il a dit avant de se faire abattre c'était un ancien soldat, il était été servir huit mois en Afghanistan avec l'armée américaine manifestement passionné d'armes les enquêteurs ont retrouvé chez lui un véritable arsenal des fusils d'assaut des explosifs et des gilets pare-balles Alors on rappelle le contexte de cette fusillade, elle a eu lieu pendant une manifestation anti-racisme après la mort de deux hommes noirs tués par un policier blanc par des policiers blancs et malgré le drame de Dallas, donc Simon, c'est des manifestants continue. Oui, des milliers de personnes étaient de nouveau dans les rues des grandes villes américaines hier, deuxième jour de manifestation nationale, avec des slogans pour la défense des afro-américains la vie des noirs compte, pas de police raciste par exemple, un mouvement antiraciste qui dérape parfois ces dernières heures après la fusillade de Dallas d'autres personnes ont fait la même chose des tirs sur des policiers dans trois états le Tennessee, le Missouri et en Géorgie et là aussi des blessés mais pas de victimes Merci Simon Bourgeois, et on le voit après huit ans au pouvoir, Barack Obama n'a pas réussi à apaiser les tensions racistes aux états unis d'après le journal Washington Post. Rien que cette année, 123 Noirs ont déjà été tués par des policiers blancs. Faudra-t-il créer des zones 5 km heure pour les voitures On connaît déjà les 50 km heure en agglomération, les zones 30 à proximité des écoles notamment. Voici donc la zone 5, une nouvelle réglementation entrée en vigueur pour l'été et dans une seule commune, Oreille, en SB. Et Françoise Dubois, ce sont des enfants qui l'ont décidé. À oreille, on a le conseil communal des adultes et celui des enfants. Ce sont ces jeunes élus qui ont demandé à ce qu'on limite la vitesse dans certaines rues. Ils ont proposé un panneau spécifique. Isabelle Albert, Bourgmestre. On leur a demandé de faire des propositions de, de dessin et puis alors c'est un agent chez nous qui les a rassemblés. C'est comme ça que ça aboutit à ce dessin. À ce panneau, c'est ajouté un rond blanc cerclé de rouge et indiquant 5, comme 5 km heure maximum. C'est vraiment très très peu. Oui, oui, c'est vraiment très bas, vraiment dissuasif. C'est vraiment pour euh, inciter les gens à la plus grande prudence et leur dire qu'ils doivent faire attention parce qu'il y a des enfants qui jouent. Maintenant, c'est vrai qu'on ne met pas euh, des radars dans ces rues-là, mais c'est vraiment pour inciter les personnes à la plus grande prudence. Ce n'est pas la première décision des enfants auxquelles les adultes prêtent une oreille attentive. Plantation d'arbres, augmentation du nombre de poubelles ont aussi été acceptées. À l'heure où la politique est parfois décriée, l'implication des enfants réjouit la bourgmestre. Et en plus, euh, ils ont toujours un avis très pertinent et critique et aussi Et euh, c'est vrai que des fois, nous, en tant qu'adultes, on se pose plein de questions et eux, ça paraît si simple. Euh, à l'heure actuelle, c'est bien de voir qu'ils s'investissent comme ça. C'est très chouette. Quant à la légalité du panneau euh, Le panneau 5, euh, pas trop. <rire> Un panneau qui restera dans 5 rues, dans les 5 villages d'Oreille, jusqu'à la fin du mois d'août. On revient au sport avec le road d'athlétisme d'Amsterdam. Kevin Borlé a pris la 4 place de la finale du 400 m hier soir. Et aujourd'hui, on suivra les séries du relais 4 fois 400 mètres, ainsi que Philippe Milanoff au lancer du disque avec de grandes chances de médaille pour la Belgique. Et puis en tennis, place à la finale dames cet après-midi à Wimbledon. Elle opposera Serena Williams à Angélique Kerber. C'est un groupe mythique qui risque bien de perdre à nouveau un de ses membres. avait forcément reconnu et si d'ici et bien Cliff Williams annonce sa retraite. Le bassiste du groupe ne veut plus faire de concert ou d'enregistrement. Un nouveau coup dur pour le groupe puisqu'il y avait déjà eu le départ forcé du chanteur Brian Johnson qui risquait de devenir sourd. Et si d'ici est sur le point de terminer une tournée mondiale, ce sera fin septembre après un an et demi sur les routes. Et justement, les routes RTBF Mobile Info, Jean-Marc Strel. Alors, est-ce que c'est l'enfer pour les automobilistes ce matin L'enfer, je ne sais pas. En tout cas, ça se complique effectivement puisque nous surveillons les routes vers les vacances, vos vacances, le 19, notamment Bruxelles-Valenciennes, où la circulation est quasi à l'arrêt à partir d'autrages en direction donc, du poste frontière d'Anzis, ce qui représente 7 km et donc 45 minutes perdues minimum. C'est difficile à dire avec précision, évidemment, puisque vous êtes parfois à l'arrêt. Donc, patience, bien évidemment, et puis prévoyez de l'eau si vous partez en vacances. On n'y pense pas toujours, mais c'est important. Euh, Aujourd'hui sur le 17 aussi du monde, envers l'île au poste frontière de Rekem vous perdez 45 minutes sur plus ou moins 5 km. Ailleurs ça se passe bien, euh, même sur le 40 au stand Bruxelles où euh, on nous signale pour l'instant en tout cas une circulation fluide. Etias élu meilleur assurance RC auto par DKV. Rendez-vous sur Etias.be Un problème sur la route Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Merci Jean-Marc et direction Oupay ce matin. On retrouve Olivier Coll et Candice Cotter. Oui Lionel, et à mon avis ça va vous plaire on va parler de, de glace et de délices glacés tout au long de cette émission. En ah attendant oui. c'est le mercure qu'on va faire monter avec Jean-Marc Strel pour la météo. La chimée dorée. Caractère, fraîcheur et légèreté pour l'été. Chimée, les accords bières et fromage depuis 1876. Et Et Jean-Marc, vous nous le confirmez, il fera bien un temps à déguster des glaces cet après-midi. Oh, oui, vous me faites rêver, c'est mon petit péché mignon. Effectivement, <rire> hein, ce samedi, déjà un temps sec sous un ciel variable. Davantage de nuages vers les hautes de -Fagnes et l'Ardenne, mais dans l'ensemble, les éclaircies sont présentes. Les températures, déjà 12-15 degrés, ça monte. Cet après-midi, la situation s'améliore encore avec la présence de quelques cumulus et nuages élevés, mais sans conséquence, mis à part peut-être du côté de la frontière des Pays-Bas. Les températures prennent donc un caractère estival 22-24 degrés au sud du ciel sans meuse 23-25 degrés partout ailleurs euh, concernant ce soir et cette nuit le temps est calme, beaucoup de douceur demain matin un ciel légèrement voilé euh, mais directement des températures qui affichent 18 à 20 degrés puis l'après-midi, conditions estivales malgré la présence de quelques cumulus, temps sec bien évidemment un peu de vent, 30 à 40 km à l'heure mais surtout des températures qui s'envolent 30 degrés en campine et oui 25 et 28 degrés sur le reste du territoire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 Mais bonjour tout le monde et bienvenue Nous sommes à Oupey dans un superbe parc Candice, que euh, pouvez-vous dire de ce décor Regardez le château qui est devant vous C'est juste magnifique Bonjour Olivier, bonjour à tous Mais on bonjour. Est effectivement sur le site du Beau Vélo de Ravel Où on vous invite à nous retrouver Nous sommes à Oupay, rue du Roi Albert si Exactement, c'est l'adresse nous... pour pouvoir nous retrouver Si vous devez encoder une adresse dans votre GPS dans GP. On ne sait jamais Alors pas besoin de GPS pour trouver le frigo, le free congélateur Où on va Là. les trouver débusqués ce matin Plein de veut. délices glacées Vous avez entendu, hein, Lionel de debourg jean Treil Ont déjà <rire> l'eau à la bouche Et à mon avis tous les auditeurs aussi Parce que ce matin, jusqu'à 10h30 On va parler de glace, de sorbet et de granité et de granité, il y a énormément de choses à faire en cuisine Sur ces délices glacées Et il y a des choses simples à faire, il y a des choses plus compliquées bien évidemment Mais vous ne pouvez vraiment pas vous tromper en vous lançant Dans l'aventure de la glace à la maison Parce que que vous ayez un ustensile type sorbetière Ou turbine ou pas il y a énormément de recettes qu'on peut travailler et réussir on se dit la glace c'est fastidieux euh, on n'est pas sûr que ça prenne ou à contrario on a peur que ça devienne trop dur ce qui est a priori quelque chose de récurrent comme problème on va vous donner plein de petits trucs plein d'astuces pour réussir ça sans problème et plein d'idées de recettes, c'est surtout ça et des idées de recettes et des questions vous pouvez nous les envoyer bien sûr, cette émission est interactive on vous attend via email sur encuisine@rtbf.be via la page Facebook très active évidemment euh, Où vous tapez euh, vivacité en cuisine Et puis via le 6003 C'est bien sûr le numéro pour nous envoyer des SMS On aura une invitée tout à l'heure Qui justement viendra nous parler de délicieuses glaces Nous avons la chance de recevoir Une personne qui s'appelle Sarah Dodémon Qui est sur le site du Beau Vélo aujourd'hui Donc vous allez pouvoir goûter ses glaces Si vous faites un petit tour par ici La société qu'elle représente c'est complètement givrée Au féminin pluriel Donc on a trouvé ça vraiment super drôle Et elle va nous faire découvrir son univers glacé On est déjà impatients Est-ce que vous aimez le foot vous Candice J'aime bien mais je suis nulle D'accord, on amènera un spécialiste tout à l'heure avec ah, Adrien Jovenot Son invité aujourd'hui c'est Frédéric Ouessège. Bon ouais, Voilà, donc euh, il sera avec nous aux alentours de, de 9h30 En attendant, de la musique surviva avec Milo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 survivades en cuisine ce matin depuis Oupay euh, qui sera la destination de cet après-midi pour faire la balade avec nous vous l'avez entendu sous un généreux soleil et une température euh, très agréable agréable pour déguster une glace, ah oui et c'est de ça dont nous allons parler tout au long de cette émission et notamment dans un instant de l'histoire de la glace parce que ça n'a pas toujours été évident d'en faire, vous le saurez dans deux, deux minutes à tout de suite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 de carrelage Allez chez Center Carrelage. Un choix incomparable des remises stupéfiantes. Un accueil et des conseils personnalisés. La beauté associée à la qualité. À Liège et bon sel. Le commerce autrement localisé.com localizy.com Fred, qu'est-ce qui est rouge ultra rapide et super économique euh, Ma prochaine voiture. Mais non,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 Michel Polnareff en ouverture des Franco, c'est le 19 juillet à Spa. Info francofolie.be Avec le soutien de la DH, la libre et télépro. En cuisine sur Vivacité Et je suis impressionné parce que Candice a sorti son grimoire sur lequel est marqué en lettres d'or glace. Il est un peu poussiéreux parce que la glace, ça a quand même quelques sérieuses années déjà. Ceci dit, ce serait bien cool d'avoir un grimoire avec des recettes comme ça. Oui, il faut savoir qu'effectivement, la glace a quelques années. La Chine et l'Arabie, comme pour quasiment tout ont démarré ont été les premiers à profiter de tout ce qui était délices glacées mais on ne parle pas du tout de, des délices comme on les connaît maintenant non, à Bagdad les califs de Bagdad c'était des sortes de sirops un peu refroidis on était dans l'esprit sorbet mais un peu plus fluide et par contre en Chine on était dans un mélange de riz écrasé avec du lait sucré et on réfrigérait ça et ça donnait une sorte de purée onctueuse un peu froide un peu un riz au lait euh... une sorte de riz riol... ouais. ça devait être super bon ceci dit hein. oui parce qu'on mange encore aujourd'hui ah, oui euh... mais en plus glacé ça doit être vraiment super bon et puis alors moi je me souviens des rois de France exactement ça chez nous je crois que c'est la première exactement. image euh, dans les grands banquets qu'ils donnaient dans leur château exactement. sur la Loire exactement exactement au 16 siècle on a eu Catherine de Médicis qui débarque accompagnée d'une Et immense armée de cuisiniers, pâtissiers. Et alors, il y avait un glacier royal. Donc, c'était, voilà, le gars qui était en charge de, de l'armée de pâtissiers et qui offrait une panoplie de glace. Et puis, ça s'est démocratisé parce que l'idée, c'est que ça passe, il a fallu que ça passe de l'univers des rois et des nobles au peuple. Et c'est à ce moment-là, au XVIe siècle, que il y a eu un Italien. Ça ne s'invente pas, les Italiens ont quand même toujours, sont des flèches au niveau glace, au niveau de gelato. ont a lancé un café à Paris, mais c'était un Italien, où il proposait une. une ou de parfums glacés ah déjà et là, voilà. et là, ça a pris vraiment un essor incroyable Et puis, 19 e siècle on a eu tout ce qui était pasteurisation homogénéisation des, des ingrédients Là, ça nous a permis d'avoir quelque chose d'encore plus logique par rapport à ce qu'on connaît maintenant Et ce n'est qu'au début du 20 e siècle donc c'est quand même très très récent qu'on a eu l'invention par un Américain du cornet C'était le cornucopia à l'époque C'était en 1904 et c'était simplement ce biscuit en forme de cône et on le fourrait de crème glacée Et puis ensuite vers 1920-1930 on a eu la, la création de l'esquimau donc la glace mais enrobée de chocolat et ça a été, ça a fait un, carrément un, un, un brevet ça a été un brevet Esquimau chocolat, chocolat glacé et ensuite on s'est mis au point sur le principe de la surgélation et maintenant la glace est ce qu'elle est il faut savoir que les états unis sont les plus grands consommateurs et producteurs et que leur production annuelle est de 3,5 milliards de litres par an est-ce que vous pouvez imaginer la quantité si oui, on nous devait préférons ça... peut-être la qualité à la quantité quand dit. <rire> ça aussi, mais ceci dit ça on va demander à Sarah tout de suite mais Et la vanille reste le parfum le plus populaire et il faut, on, on se demande si la vanille reste encore aujourd'hui malgré tout malgré toutes les avancées un parfum que on consomme tous énormément ou pas ou si on est vraiment passé sur des choses plus originales entre guillemets. Et puis en on parle le patrimoine également parce qu'on parle de délices glacées mais il n'y a pas de congélateur au début du XXe siècle au XVIe ou XIXe et donc il y avait les fameuses glacières dans lesquelles on, on entrait des gros blocs de glace oui. qui venaient des, des étangs et des lacs oui. pour pouvoir en profiter pendant l'hiver voilà comment on faisait la glace à l'époque on va voir plutôt comment on faisait la glace maintenant avec Sarah de Dodémon qui est donc notre invitée dans un instant pour complètement givrer et vous l'avez compris on restera dans le très froid qui nous fait du bien et avant ça un petit souvenir des années 80 Candice euh, à ce moment-là moi je me souviens qu'on dégustait si je puis dire des longs glaçons dans des tubes en plastique oui. au, au sirop de fruits vous vous souvenez de ces les Mr Freeze qu'on devait prendre en main pour les réchauffer légèrement ça, ça pour qu'ils puissent sortir ou les Calipo mais ça existe encore les ça deux existe ça existe encore, existe encore. Bah, moi c'est un petit souvenir des années 80 et c'est justement dans les années 80 qu'on s'en va tout de suite côté musique avec les corguises en attendant donc notre invité de ce matin. C'est un mot qu'on dit rêve en Quand elle es dans ce qu'elle met son corps un jour, t'es un oiseau qui est dans ses ailes pour s'envoler. Alors je sens l'enfer s'ouvrir sous mes pieds, j'ai posé mes yeux sous sa robe de gita. À quoi me sert encore de prier notre dame? Que, et celui qui lui jettera la première pierre, celui-là ne mérite pas d'être. Oh Lucifer, oh laisse-moi rien qu'une fois glissez mes doigts dans les cheveux des Elle, est-ce le diable qui s'est incarné Détourner mes yeux du Dieu éternel, qui a mis dans mon être ce désir charnel, pour m'empêcher de regarder vers le ciel. Elle. C'est la porte du jardin d'Esmeralda Belle, malgré ces grands yeux noirs Qui vous en La demoiselle serait-elle C'est pas facile, il paraît avec une cuillère en plastique chic dans la bouche. Mais C'est parce qu'on est en train déjà de prendre avaler. un peu d'avance. On est obligé de déguster en fait. C'est une obligation. On a une super bonne excuse. C'est une question d'éthique. Exactement. Dans un instant, donc, on va découvrir ces glaces qui sont devant nous et on va tenter de vous les traduire par les mots, ce qui euh, va donner pas mal de poésie à mon avis. Et avant ça, vous avez remarqué que ce n'était pas les corguises, mais bien <rire> Notre-Dame de Paris. Euh, dans la suite, je vous promets Peggy, Et ça, ce sera le bon disque. Ça arrive après la pause. à tout de suite.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 Jusqu'à 10h30, c'est en vivacité. Je suis d'humeur Guillerette. ce matin, je siffle le générique, euh, Candice. On attend que vous vous leviez, que vous dansiez avec votre non, non, micro, qu'on passe pas. un film, qu'on le mette sur Internet, et alors là, on pourra commencer à en parler. Ah, vous voulez faire le buzz, en fait. Et eh ben, je vais pas vous le laisser faire. Peut-être aussi avec les petits pots de glace qui sont devant nous. Ça, ça fait euh, le buzz. Petit par euh, la grandeur, mais pas petit par le côté gustatif, oh, que parce que <rire> on vient d'en prendre plein les mirettes, là. Alors, notre plaisir au Beau Vélo, c'est de pouvoir vous faire découvrir tous les samedis de l'été... Euh, un artisan qui fait quelque chose de magnifique, qui travaille les produits avec, une, voilà, avec beaucoup de respect et qui propose des produits qui sont extrêmement qualitatifs et qu'on ne trouve simplement pas ailleurs dans le commerce. Et c'est ce qu'on a ce matin à vous proposer. On a ça sous le coude. Au rayon glace, on a Sarah Dodémon qui a un atelier de glace qui s'appelle complètement givré, givré féminin pluriel. Bonjour et bonjour. bonjour à tous les gourmands et gourmands qui nous écoutent. <rire> bonjour Sarah. Alors vous avez, en, vous avez eu envie de faire de la glace. Qu'est-ce qui vous a lancé dans cette aventure glacière Oui. Bien, je ne vais pas vous surprendre. J'adore la glace. Donc c'était déjà un bon point de départ. <rire> C'est toujours mieux. Et puis euh, de nombreux voyages en Italie. Surtout en Sicile, m'ont fait vraiment découvrir des glaces merveilleuses. Il y a là-bas des artisans glaciers qui font des produits onctueux, plein de ouais. saveurs. J'ai eu envie d'apprendre aussi à, à développer ce savoir-faire. Et maintenant, ça fait combien de temps que vous avez ouvert complètement Givré Ça fait deux ans. C'est la deuxième année, donc c'est tout récent. encore un bébé. Cette année, on a une camionnette pour se déplacer lors des événements. Donc c'est vraiment euh, notre année phare cette année. Et qu'est-ce qui fait que votre glace est différente de ce qu'on va trouver ailleurs Les matières premières Oui. Alors, la sélection des matières premières est vraiment très importante pour nous. On choisit exclusivement des, des matières premières de qualité, des produits sains, naturels. Il n'y a aucun ajout d'arômes artificiel, pas de colorants, mm -hmm. pas d'exhausteur de goût. Et donc, on privilégie vraiment des produits locaux, autant que possible, mm -hmm. euh, également issus de l'agriculture biologique et du commerce équitable. Voilà. Et ici, on a en dégustation de la vanille, du sorbet mangue, du, de la glace coco et alors votre parfum du mois parce que tous les mois vous faites un parfum différent et ce mois-ci c'est passion ananas oui absolument oui c'est ça qu y a, qui est très amusant également dans ce métier c'est de pouvoir créer à l'infini de nouvelles saveurs et donc de faire déguster aussi des choses un peu plus inédites euh, euh, au public J'en reprends d'ailleurs une petite Olivier, cuillère Olivier. Passion ananas C'est le passion ananas Ça, ça c'est très très très bon Je ça. comprends qu'on puisse être passionné C'est quoi votre préféré Olivier dans les quatre ah ben Moi c'est euh, passion euh, coco Parce que la glace coco Je trouve ça parfois un peu écœurant Oui Et Comment là, le fait d'avoir mélangé ça avec de la passion, j'ai un petit peu du mal. Si on l'avait pas dit à dire le goût qui était euh, avec oui. dans, dans la coco, mais par contre, ça adoucit ce goût de coco qui est donc atténué. Et donc, on peut manger toute une boule sans être euh, voilà dérangé par ce goût trop prononcé de coco. on vous voit manger carrément les deux boules, <rire> celle de coco et celle de passion ananas. On a bien bien compris. Oui, parce que, en fait, comme ça fond un petit <rire> peu. Est-ce qui est logique Ça fond, c'est ça. Vous n'avez pas l'air dérangé. Non, non, non, vraiment non. pas, vraiment pas. <rire> Alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est que Sarah a toute sa raison d'être sur cette étape-ci, oui. puisque vous êtes originaire d'Oupey en fait. Oui, oui, je suis originaire d'Oupey Et donc, euh, être présente aujourd'hui sur le site du château, c'est un peu particulier pour moi. Voilà, dans la catégorie restauration euh, du Ravel. C'est une, une ouais. chaude réussite, en tout cas. Et vous allez faire trois Ravel sur l'été Oui, oui. donc euh, les Ravel suivants, ce seront euh, à Nivelles et à Peroué. Mm -hmm. À Nivelles, le 23 juillet. Et le 3 septembre, à péroué Et on peut venir Allons. déguster vos glaces en live, ici, sur le site du Beau Vélo. Donc, on peut venir déguster. Vous avez plusieurs glaces en dégustation aujourd'hui, évidemment. Mais qu'est-ce qui reste incontournable et qu'est-ce qui plaît encore à tous Qu'est-ce qui se vend le mieux, en fait Sans hésitation, ce sont les classiques. Ça reste classique Oui, oui. Ouais. La vanille et le chocolat. Euh... Et votre vanille, elle est exceptionnelle. Je crois que la vanille, quand on va chez un glacier, c'est un peu le baromètre. C'est exactement ça. On teste ça. ça et puis on se dit, ok, ça c'est tip top ça c'est vrai que la vanille c'est le baromètre on ne peut pas mieux le dire effectivement comme Olivier le dit c'est Tester la vanille pour savoir la qualité des autres glaces. Si la vanille, elle est convenable, elle est belle, elle est bonne, elle a ses ce, ce, petites graines. Et encore, il y a, je, je, il y a quelques années, je, je mangeais de la glace avec ses petites graines et un glacier me disait, mais vous savez, parfois il y a des glaciers qui rachètent des gousses séchées dans des quantités astronomiques qui n'ont plus aucune saveur, mais qui, on, ça permet de gratter les, les X petites graines qu'il y a encore dedans. Et on les fait dans la glace pour donner l'illusion. Donc faisons bien attention à l'univers de la glace, c'est vraiment quelque chose qu'il faut respecter. On est loin ici, de ça, Jessera de d On est très loin de ça. Et ici, Ici, on a vraiment une glace qui est extrêmement parfumée. D'ailleurs mon mari qui est à côté de moi ne, ne peut pas s'empêcher de la manger et c'est sa glace préférée la vanille donc je, je crois que le pot va finir juste à côté dans pas longtemps. Mais voilà mais donc on peut trouver vos glaces. Votre atelier est à Rixensart mais oui donc l'atelier est à Rixensart. Il est possible de commander les glaces en ligne sur oui. notre site internet. Oui. Donc c'est www.complètementgivrei.femininpluriel.be également de nous retrouver lors des événements de l'été donc pour avoir la liste des événements auxquels on participe, vous pouvez regarder sur le site internet ou sur notre page Facebook et votre et... site internet est super bien fait et c'est super beau, on a plein d'infos sur les produits, sur vos parfums, ça met l'eau à la bouche. Et j'imagine Cordis que vous avez déjà laissé le lien vers complètement givré sur la page d'En Cuisine Vous retrouvez ça sur le groupe Facebook avec une petite photo de ce qu'on est en train de déguster ah, Juste pour encore un petit peu planter le couteau un peu plus loin chez nos faire auditeurs faire. qui aimeraient tellement pouvoir déguster C'est pour se faire plaisir. Super super plaisir. Et je vous parie que j'annonce le bon disque. Non. Si. Écoutez, Puggy qui arrive pour Lonely Town. Écoutez, ça arrive derrière vous là. Et puis juste après, c'est Adrien Jovenot qui arrive avec son invité. Et aujourd'hui, je vous l'ai dit, on parlera foot avec euh, son invité qui arrive dans un instant. C'est Frédéric Ouassège. Et c'est sur fond de Puggy que nos beaux héros du Ravel Qui seront à bicyclette cet après-midi Sont en train de prendre leur petit déjeuner autour de nous Je ne vois pas de glace dans leur plateau Mais bien de la confiture des kiwis Nous, on déjeune à la glace ce matin, Cordis Et c'est un vrai régal Et à propos, pas mal de questions sur la page Facebook de l'émission Notamment une qui, euh... une qui est récurrente Oui, qui est récurrente, qui vient sur la dureté de cette glace Exactement, quand vous faites de la glace à la maison Que vous utilisez une sorbetière ou pas Vous avez tendance à avoir une glace qui, après quelques jours au, réfrigé... oh, au congélateur, durcit C'est normal, alors vous avez deux possibilités Soit vous la jouez naturelle Et vous ajoutez dans votre préparation, quelle qu'elle soit, que ce soit une crème anglaise pour faire une glace vanille ou quelque chose de plus fluide pour faire un sorbet, peu importe, vous ajoutez un blanc d'œuf simplement battu, un tout petit peu mousseux. Ça ne doit pas être en neige, juste mousseux. Si vous avez une glace qui a tendance à durcir énormément, euh, genre des glaces un peu caramel par exemple, qui sont un peu plus lourdes, vous en mettez deux, des blancs d'œufs en neige, pas plus compliqué, sorbet pareil. Et si vous avez envie d'avoir une attitude un peu plus j'ai envie de dire un peu plus industriel mais ça peut tout à fait bien fonctionner. Alors vous pouvez mettre un petit peu de glucose dans votre glace mmh. qu'on trouve dans les magasins culinaires, version liquide ou version poudre et ça va vous permettre d'avoir une glace ou un peu d'isomalt qui va rester plus fluide une fois qu'elle sera congelée. Mais le blanc d'œuf fonctionne tout aussi bien et vous avez quelque chose qui reste naturel. Et puis il ne faut pas oublier que la glace il faut l'enlever du congélateur un peu plus tôt que le moment oui. de la consommer. Sinon, et une euh... glace maison d'autant plus maintenant euh, rappelez-vous quand on était gamin on, on achetait de la glace dans le commerce, on avait le litre de glace, on devait le sortir au moins 20 minutes à l'avance pour pouvoir en faire une boule. Maintenant, ce n'est plus le cas quand vous achetez de la glace dans les commerces, dans les supermarchés. Vous avez un ajout de choses chimiques dans la glace qui font que vous n'avez même plus besoin de faire ça. C'est dommage. Donc, reste à faire ça à la maison. C'est normal. Vous avez une glace naturelle. Vous la sortez 20 à 30 minutes avant de la consommer. Bon, on continue à parler de glace dans un instant. Ils ont fait déguster de délicieux sorbets à Frédéric Oissej dans 1 minute 30. À tout de suite.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 Avec Adria Jovenot Qui nous arrive sur cette troisième étape De la saison, celle d'Oupey Où nous sommes dans la capitale des fruiticulteurs hein Faut euh, le y rappeler. Y ici plus de pieds de vignes Et d'arbres fruitiers que d'habitants Et c'est hyper vitaminé Comme étape, c'est vous dire si on va garder Le maillot jaune hein, tout au long de cette journée Alors je suis ravi D'accueillir quelqu'un que moi je suis à la télé Mais c'est la première fois qu'il vient sur le beau vélo Et il ouvre des yeux mais grands comme des soucoupes Frédéric Oissette, bonjour Bonjour bonjour à tous, ben ouais, mar... le site est magnifique ça me rappelle les. Comment est-ce qu'on disait à l'époque, ce fameux jeu dont je vous ai parlé tout à l'heure. Les mais... jeux sans frontières. Voilà, c'est ça. On a l'impression d'être sur une autre planète. Je suis pas Guilux ni Léon Zitrone. Non, non mais vous pourriez. Le talent est là. Il n'y a pas de vachette mon plus. Mais on ne sait pas. Attendez, vous êtes à Liège, tout peut arriver. C'est quand même le pays du surréalisme. Non, c'est magnifique de réunir autour de monde pour, euh, toute une journée comme ça. et Et voilà, moi j'ai l'impression d'être sur notre planète, c'est magnifique. On n'est pas très loin du stade de Recours, enfin l'ex-stade de Recours, 10 minutes à vol d'oiseau, ouais. euh, c'est là que vous avez grandi. Vous avez fait vos classes au FC Ligeois. À quel âge avez-vous commencé à taper dans le ballon, Frédéric Boissage Je me suis inscrit à Liège à l'âge de 6 ans. Puisque moi je suis de Saint-Holburg C'est à, à 5 minutes quoi. Donc voilà c'était tous les gars du quartier Aller s'inscrire là-bas Et puis j ai, j ai les, je les ai quittés à 26 ans Donc j'ai passé 20 ans de ma vie au FC Liégeois Alors vous avez été le premier sélectionneur Des Sables Rouges Oui, voilà, l'équipe de Beach Soccer. Donc, euh, on m'a engagé pour développer ce sport en Belgique. Et c'était génial parce que, entre autres, l'entraîneur de l'équipe de France était un certain Eric Cantona. Donc, pendant deux ans, tous les étés, on passait nos étés ensemble euh, sur toutes les plus belles plages d'Europe à participer aux compétitions. Donc, euh, voilà, c'était un magnifique projet et voilà donc j'ai eu une équipe nationale avec euh, des De des, des Chiffo euh, des Georges Grun c'était voilà c'était on était un peu innovateur dans le domaine et c'était très agréable d'être payé pour passer son été sur les plus belles plages d'Europe oui, et vous emmenez maintenant des gamins et, et, et des jeunes filles aussi euh, faire du foot sur des, des plages et dans des stades en Italie vous êtes entraîneur une semaine par an pour voilà. des stages de foot que vous organisez voilà c'est des stages de foot et basket avec Giovanni Bozzi on emmène 100 jeunes à Caspoggio c'est dans les Italienne, donc c'est un cadre féerique, et donc euh, voilà, c'est une semaine. C'est justement, on part le 16 juillet, c'est samedi prochain. Je suis sûr, il y a des parents qui nous écoutent en disant ah c'est génial ça pour mes enfants. On se demandait où ils allaient s'entraîner cet été. Donc il y a encore possibilité voilà. de partir avec vous, avec euh... oui oui on les emmène. En fait il y a ça places qui sont libérées Donc voilà n'hésitez pas, il reste de la place chaque année c'est blindé et donc tout mon staff c'est des anciens professionnels. On emploie des méthodes un peu révolutionnaires comme le cogi training, la relation œil cerveau pied pour accélérer le temps de réaction. Donc c'est assez pointu et en une semaine les gamins ou les filles c'est mixte. Hein. Donc j'ai des filles aussi qui jouer au foot Elles sont magnifiques d'ailleurs Et donc c est, c est, En une semaine Ils touchent autant le ballon Qu'en presque 4-5 mois Dans leur club Vu les, les méthodes qu'on emploie Donc voilà C'est festif C'est très gai C'est en Italie On mange bien On s'amuse bien Il y a du soleil Il y a des montagnes tout autour Donc, donc qui n'hésite pas hein, Il y a encore de la place C'est pour les 10-18 ans C'est entre 10 et 18 ans ouais. voilà. Et il reste des places Tant côté football Que côté basket Non en foot Il reste des Un places Uniquement en foot ouais, ouais, D'accord. Ouais. Et on fait comment Pour euh, réserver euh, ben, on... on va sur la page Facebook Du Beau Vélo de Ravel ah, C'est plus facile bah, on, bah, va là, on, va, okay. on va laisser l'adresse On va laisser l'adresse Les coordonnées de, de Fred Sur le, le Facebook euh, du, du Beau Vélo euh, On va pédaler euh, Tout à l'heure Avec euh, Martin Charlier euh, Kiki l'innocent vous croisez souvent Sur les plateaux De Bleu Blanc Mag Avec aussi Calilou Fadiga, à votre avis qui a le meilleur coup de pédale Kalilou Fadiga ou Martin Charlier ben, Martin il a le meilleur coup de coude, hein, ça c'est certain. Pour le... ben, <rire> Kalilou, en tout cas je, je pense. Mais à mon avis c'est quand même Kalilou parce qu'il a encore physique euh, parfait, il a des bonnes cuisses donc à mon avis ce serait Khalilou qui, qui gagnerait au sprint largement d'accord d'accord, mais on va voir ça hein, pourquoi pas et puis on vous souhaite un super week-end un petit allez je vais pas demander pronostic pronostics parce que je sais que vous n'aimez pas mais une impression un sentiment pour la finale historique de demain dimanche l'Euro 2016 la France face au Portugal La pression c'est que la France doit absolument gagner cet euro En tout cas tout le monde a fait tout pour Mais aussi les joueurs Il ne faut pas leur enlever ça Il y a eu des, des séquences magnifiques Ce serait peut-être un peu triste que le, que le Portugal En ayant gagné un seul match soit champion d'Europe Mais je pense que les Portugais vont beaucoup embêter les Français, mais qu'à la fin, ils vont quand même passer, parce que, ok, on les a pu favoriser à, à tous les niveaux, mais ce sont des super joueurs, ils ont un bon entraîneur, et je pense que ce serait. pour le football, ce serait mieux que la France gagne. Et moi, je dis, si David terrassait Goliath, si les Portugais allaient écraser les sait oui, et ça ferait plaisir à votre papa qui a été entraîneur au Portugal, ouais, hein, oh, à, Lisbonne, ouais, à ouais. Lisbonne, moi je dis, euh, moi, je suis pour, euh, moi je suis pour Lisbonne, enfin, tout le monde s'en fout, mais moi je suis pour le Portugal. <rire> Je vous remercie. le Portugal je vous remercie. si Rodrigo vous, vous entend à mon avis doit bien aimer votre, oui. euh, votre commentaire en attendant c'est du abat qu'on écoute oui. ouais, et là on va descendre en 79 ça ne nous rajeunit pas ça gimme gimme gimme et puis après je dirais gimme gimme la glace parce que c'est quand même le thème fil rouge de notre matinée glace sorbet et granité dans En Cuisine jusqu'à 10h30 en forme pour préparer le beau vélo de Ravel avec NJ Electrabel Tudum. Faites une petite chorégraphie maison sur euh, ce morceau de Abba ce matin. À propos de morceaux, on va aller euh, justement faire de la glace qui ne sera pas en morceaux dans un instant, mais bien fondante. Euh, et puis, on vous donnera quelques trucs aussi, quelques recettes pour faire vos glaces maison. Et puis, vous le savez, dans cette émission, tous les samedis matins de l'été, il y a un repas pour deux personnes dans un restaurant à gagner. Cette semaine, c'est du côté de Wans qu'on vous emmène faire de la grillade. Tout cela, c'est avant 10h sur Vivacité dans Cuisine. La, la, la. En juillet chez Ego profitez de 25% de remise sur votre nouveau placard vous dressing sur mesure Ego, la cuisine de ma vie Viva Comment bien manger quand le soleil arrive à l'improviste en sortant le barbecue évidemment Chez Deleuze, quel que soit le temps on est toujours partant pour grignoter avec les doigts de croustillants ribs de porc et jusqu'au 13 juillet, profitez de 25% de réduction sur nos ribs nature, marinés ou épicés Deleuze Bien manger. UEFA Euro 2016. Plongez dans l'ambiance avec vivacité. Vibrez avec les supporters. Retrouvez les dernières nouvelles des diables, nos invités, nos analyses et surtout, vivez tous les matchs en direct. Jusqu'au 10 juillet, la rédaction des sports et l'équipe de complètement foot sont sur les routes de France pour vous faire vivre un euro bleu, blanc, diable. Avec France.fr et voyage-sncf.com.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 9h-10h30, en cuisine, sur Vivacité. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que la glace, les granités, les sorbets euh, déchaînent les patients euh, sur euh, nos pages internet, Facebook, sur les mails, sur les SMS. Pas mal de questions qui vous arrivent euh, ce matin. Candice, on va tenter d'y répondre dans les grandes généralités parce qu'il y en a tellement que ce sera difficile de faire tout d'ici 10h30. C'est ça qui est chouette. Alors, il y a quand même beaucoup de questions qui se recoupent, notamment sur les glaces sans lactose ou les glaces sur une base de lait végétal. Donc, la, la chose est la même, mais il y a un bémol. Des laits sans lactose, c'est lait de chèvre, lait de, de brebis. Et vous pouvez tout à fait remplacer le lait de vache que vous avez dans vos recettes traditionnelles, quelle que soit la recette, par du lait de chèvre ou du lait de brebis. Et vous aurez un résultat tout à fait satisfaisant. Donc là, c'est vraiment quelque chose que vous pouvez essayer les yeux fermés. Si Donc vous là, pas besoin de mélange, modifier la recette de base. Même pas besoin. Maintenant, si vous êtes sur du lait végétal. Alors, les laits végétaux, il y en a plusieurs. Et il y en a qui fonctionnent mieux que d'autres pour les glaces. Parce que vous avez du lait de millet, vous avez du lait d'amande, du lait de châtaigne, vous avez du lait de quinoa, vous avez du lait de soja, vous avez du lait de riz. Il y en a... Il y en a plein d'éléments végétaux. Que vous ayez ça dans les supermarchés pour deux-trois de base, riz, amandes, soja, et les plus avec des céréales un petit peu plus, un petit peu moins connues en tout cas dans les euh, magasins bio. Alors il faut savoir que. Euh, Les laits qui sont les plus intéressants pour faire de la glace, c'est le lait d'amande, le en supermarché, le lait de châtaigne parce qu'il est plus onctueux, et le lait de coco qui est aussi un lait végétal auquel on ne pense pas parce qu'on pense toujours au lait de coco. Et qu'on trouve facilement vide, également. Et on hein. trouve partout. Donc ça, ce sont des laits qui naturellement sont plus gras et qui vous permettent d'avoir une glace qui sera naturellement plus onctueuse. Ceci dit, quand vous utilisez du lait végétal pour faire une glace, il y a toujours une chose à faire pour que votre glace soit suffisamment onctueuse, c'est de remplacer le sucre que vous utilisez dans votre glace, quelle que soit la proportion que demande votre recette, par moitié sucre, moitié miel. Donc imaginons que vous ayez 200 grammes de sucre dans une recette, vous, demandez, vous mettez 100 grammes de miel, attention c'est pas 100 millilitres, c'est 100 grammes, c'est pas la même chose, donc vous mettez dans un, un bol sur votre balance et si vous pesez, et 100 grammes de sucre. Et vous allez avoir quelque chose qui sera bien plus onctueux, toujours bien refroidir sa préparation, donc une fois que vous avez fait votre, votre préparation, votre purée de fruits mélange à de la crème peu importe, vous mettez ça, dans, moi je mets ça dans une bouteille d'eau vide et je mets ça quelques heures au frigo avant de faire tourner en sorbetière ou de mettre au congé. Rapidement, peut-être un petit mot pour les diabétiques qui nous écrivent également et qui se demandent comment pouvoir faire des glaces avec moins de sucre ou pas de sucre. Exactement, vous avez plusieurs possibilités, alors vous, vous avez les, les, les alternatives au sucre habituel, donc vous avez tout ce qui est édulcorant de base, mais c'est pas très bon pour la santé et ça peut développer au refroidissement une légère amertume. L'édulcorant qui est le plus intéressant pour les diabétiques au niveau glace, c'est le tagatès. Vous en trouvez dans les supermarchés, vous ne devez pas aller loin, au rayon diététique. Le tagatès, vous en mettez une proportion normalement pour deux proportions de sucre. Donc imaginons 100 g de tagatès pour 200 g de sucre demandé dans votre recette. Mais ici, pour ne pas déséquilibrer vos glaces, vous allez devoir augmenter votre proportion de tagatès, et on ne le sait pas toujours, par rapport à votre proportion normale de tagatès du sucre. Donc, au lieu de 100 g de tagatès pour 200 grammes de sucre, c'est 150 grammes de tagatès pour 200 grammes de sucre dans une recette vous forcez la dose. Vous forcez la dose, vous corsez la dose. Et ça va vous permettre d'avoir quelque chose qui sera absolument nickel au niveau de l'onctuosité, du goût. Ce ne sera pas trop sucré parce que le tagatès a vraiment une saveur moins forte et vous allez avoir quelque chose qui sera tout à fait convenable au niveau de, de, de, de votre problème de diabète. Et n'hésitez pas à utiliser des fruits qui sont naturellement bien mûrs et bien sucrés pour pouvoir minimiser la quantité de sucre. C'est bien rapidement, on a eu des solutions pour pratiquement tout le monde. Si vous voulez gagner le repas qu'on vous offre aujourd'hui, c'est-à-dire un repas foule sans les boissons, quand même. On vous, envoie, on vous invite à Wans, c'est en région Utoise, au Passo Grill, où c'est des spécialités de, de grillade euh, partout. Pour gagner euh, ce bon, pour aller dans ce resto, cette invitation, ce resto dont on parlera tout à l'heure avec le gagnant en l'antenne, vous envoyez maintenant le code que vous retrouvez sur le site de Delta Web, notre partenaire pour ce jeu concours. Vous allez sur deltaweb.be, en haut à droite, tout près du logo Vivacité, il y a le code à nous envoyer, suivi de vos coordonnées archi-complètes. Vous envoyez ça maintenant au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 Très bon samedi matin avec Vivacité, il est 10h. On s'informe avec Julie Buron. Bonjour Julie. Bonjour Olivier, bonjour à tous. Une décevante quatrième place pour Kevin Borlet. Hier en finale du 400 mètres au championnat d'Europe d'athlétisme. Mais pas le temps de tergiverser. Cet après-midi, le relais 4x400 mètres entrera en lice avec un objectif de médaille. Cela dit, cette finale manquée de Kevin Borlet risque de trotter dans les têtes. Le coach Jacques Borlet va donc devoir soigner le moral des troupes en plus des blessures des uns et des autres. J'aurais espéré aujourd'hui ne fût-ce que la médaille de bronze, ça, ça mettait du baume au cœur. Et euh, ça permettait à, à tout le monde de serrer les rangs. Là, euh, il va falloir euh, trouver les mots et la force pour euh, relancer et essayer quand même d'être en sécurité pour ne pas euh, voler dehors. Dylan est bien à l'entraînement, mais il faut qu'il qu sorte quelque chose. Jonathan peut, euh, s'y retrouve, euh, ne fût-ce qu'un tout petit peu de confiance et l'envie de, de travailler pour le team, il peut encore faire quelque chose de fantastique. Donc euh, tout n'est pas mauvais, mais euh, il faut quand même qu'on joue... Euh, Allez, la sécurité, moi je pense qu'on doit, si Kevin court, on doit aller chercher une médaille, oui. Jacques Borlet au micro de Gaëtan Van Kerkom. Les séries du 4x400m ce sera sur le coup de 14h25. Kevin Borlet sera ménagé, il sera aligné en cas d'éventuel Au Autour de France le peloton va vivre son grand week-end pyrénéen. Quatre cols à gravir aujourd'hui dans le célèbre Tourmalet. Hier c'est le britannique Steve Cummings qui s'est imposé en solitaire. Greg Van Avermaet a réussi à sauver son maillot jaune, il l'a même consolidé de près d'une minute. Et puis en tennis, place à À la finale d'âme, aujourd'hui à Wimbledon, elle opposera Serena Williams à Angélique Kerber. Demain, on aura droit à une finale homme inédite entre Andy Murray et Milos Raonic. Une enquête a été ouverte après le décès accidentel de deux jeunes moniteurs de 17 et 19 ans. Les deux moniteurs ont été fauchés hier par un train à Aversin dans l'entité de Siney. C'est en province de Namur. On ignore actuellement pourquoi les deux jeunes moniteurs ont traversé les voies alors qu'un passage souterrain avait été construit il y a peu de temps. Des témoins vont être auditionnés et ce qui est en quelque sorte la boîte noire du train va être analysé. D'après la substitute de garde du parquet de Namur, les jeunes, les jeunes gens pourrait avoir traversé les voies. Pour gagner quelques secondes, l'enquête devra donc le déterminer. 14 milliards, c'est le montant que le fédéral va octroyer à la SNCB. Et Infrabel, un octroi qui s'étalera sur une période de 4 ans, de 2016 à 2020. La carte bancaire a encore de beaux jours. Les Belges l'ont plutôt privilégié au cours de cette première semaine de soldes. Worldline, le gestionnaire de réseau de paiement électronique, a comptabilisé 47 millions et demi de transactions, soit 17% de plus que lors de la première semaine des soldes de l'été 2015. Le public liégeois lui avait déjà réservé un triomphe en 2010 avec sa formation nerd. Depuis sa popularité n'a cessé de grimper, Pharrell Williams revient ce samedi 9 juillet au Festival Les Ardentes. C'est assurément la tête d'affiche de cette édition 2016. Fabrice Lamproix, co-organisateur et programmateur du festival. On avait deux têtes d'affiches cette année, c'était Indochine et Pharrell Williams, mais c'est vrai que Pharrell Williams ça une renommée qui dépasse celle d'Andochine, puisque c'est une star aux états unis qui touche aussi tout le territoire anglo-saxon, les hollandais, les allemands aussi. C'est plus large, effectivement. Qu'est-ce qui fait que cet artiste fait l'unanimité, ou presque, en tout cas bon, C'est quelqu'un de très doué, il l'a prouvé non seulement par rapport à la manière dont il composait ses morceaux, mais aussi euh, sa qualité de producteur. Donc ça fait quand même des années qu'il est dans le secteur musical et qui, non seulement a beaucoup de succès personnellement, mais tout ça Qu'il a touché aussi hein, pour, pour d'autres artistes puisqu'il a beaucoup de collaborations à chaque fois, marché. Donc c'est quelqu'un qui a l'art du hit single aussi. Moi je compare un petit peu à Michael Jackson parce que c'est d'une part des musiques urbaines mais c'est surtout de la musique populaire, ce qu'on appelle la pop-musique et c'est pour moi le nouveau roi de la pop. C'est sold out pour euh, la venue de Pharrell Williams Ça va l'être probablement. On vend beaucoup ces derniers jours et ce sera en tout cas la, la, la plus grosse journée. Et je pense qu'on pourrait euh, arriver à une fréquentation proche de celle qu'on a connue avec Stromae en 2014. Des propos recueillis par Bénédicte Allier. Le concert, c'est ce soir à 23h30 sur la scène principale du parc Rhenna Street de Corombe, Corombeuse. Pardon, un parc qui risque donc bien d'être pris d'assaut. RTBF Mobile, mobile Info pardon, avec Jean-Marc Strel. Oui, et quelques problèmes euh, liés au départ en vacances avec une modification qui m'arrive à l'instant. Donc le temps de cliquer comme ça, ce sera du vrai direct. Euh, sur le 19 Bruxelles-Valenciennes, la circulation donc, est toujours ralentie à partir d'autrages vers le poste frontière d'anzy où vous perdez euh, 40 minutes sur 7 km euh, Sur le 17 en Versailles à partir de Marc jusqu'au poste frontière de Requem, euh, sur 5 km vous perdez plus d'une demi-heure également. Euh, les autres Euh, Axe, il n'y a pas de soucis, y compris la 200 Ambre, celle des thème Tout à l'heure, il y avait quelques ralentissements pour rejoindre l'aéroport, ce n'est plus le cas. Il reste un radar, donc à vous signaler sur le 42 Mons-Liège, entre Houdin et Gouiste, en direction de Liège. ETIAS est le meilleur assurance RC Auto par des Rendez-vous sur ETIAS.be. Un problème sur la route Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Et oui, on retourne en cuisine. C'est à Oupay qu'Olivier-Cole et Candice Cotter ont établi leur quartier. Oui, et on reste à proximité, Julie, du, du congélateur parce qu'on parle de glace, de sorbet et de granité jusqu'à 10h30. De quoi se réjouir de les déguster sous le climat estival de cet après-midi. La la. En juillet chez Ego, profitez de sales de jusqu'à moins 60% sur nos cuisines d'exposition. Ego, la cuisine de ma vie. Vivacité En cuisine sur Vivacité, avec Olivier Cole et Candice Cotter. Et je vois les yeux malicieux de Candice qui dévore les questions que vous nous posez via la page Facebook Vivacité en Cuisine, via les SMS aussi sur le 60 03 75 centimes par envoi de message. Et en cuisine, arrobase tous les moyens de nous joindre ici depuis le village départ du Beau Vélo Dravel. Nous sommes à Houpey, dans le parc du château. Merveilleux cadre, n'est-ce pas, Candice, pour parler de ces délices glacées Oui, effectivement. Et il y a quand même beaucoup beaucoup de questions qui. Euh nous montre que vous avez envie de faire de la glace à la maison et c'est une toute bonne idée il y a notamment plusieurs fois une question qui revient qui est la suivante j'ai donné sur vivacité.be une recette de glace aux fraises à faire avec et sans sorbetière il y a quelque temps au moment de la saison pleine et vous êtes plusieurs à dire qu'elle est super bonne et à demander si on peut la décliner alors cette recette de glace aux fraises en gros c'est une recette que vous pouvez décliner à l'infini tant qu'on est sur du fruit et on doit pas rester sur du fruit rouge l'idée est la suivante vous avez 500 grammes de fruits pour 500 g de crème fraîche entière donc pas du light du light pour de la glace c'est une hérésie donc on n'est pas dans du light 500 g de crème fraîche entière vous prenez de la crème fraîche entière à fouetter c'est ce qu'il vous faut mm -hmm. et 200 g de sucre et ça ça dépend le grammage de sucre dépend du sucre que vous avez dans vos fruits naturellement mais vous auriez envie de faire ça sur du cassis Il suffirait simplement d'augmenter de 100 grammes la quantité de sucre. Vous auriez envie de faire ça sur de la mangue, très bien. Vous auriez envie de faire ça sur des groseilles, très bien. La framboise. La framboise, super. Un peu plus loin dans la saison, sur de la poire, très bien. Et vous auriez toujours un bon résultat. Maintenant, il reste simplement à avoir le, le détail. En gros, vous mixez vos fruits avec votre sucre, donc vous allez avoir une purée un peu épaisse. Vous mettez la crème fraîche dans un cul de poule et vous mélangez la purée de fruits avec. Et vous mettez la préparation au réfrigérateur dans une bouteille pour bien la refroidir, comme c'est toujours le cas pour une glace. À, euh, minimum 4 heures au réfrigérateur si vous avez une sorbetière vous turbinez 20 minutes si vous n'avez pas de sorbetière et ça vaut aussi pour toutes vos glaces tentez même les recettes de glace qu'on trouve sur Google qui sont euh, avec sorbetière tentez-les sans sorbetière si vous suivez cette astuce vous la mettez votre glace une fois finalisée dans un tupperware au congélateur et vous allez la mixer Trois fois toutes les heures pendant trois heures. Donc en gros, la première heure, vous la sortez, elle est déjà un petit peu durcie. Vous la mixez, vous la remettez au on congélo On la mixe avec quoi Vous la mixez avec un blender, vous avez un mixeur à la maison, un mixeur plongeant, ce qui est facile, mix -soupe, ce que vous avez, un mix soup si rien d'autre Exactement. Donc vous vous ennuyez pas, vous la transvasez dans un, un saladier, vous la mixez, vous lui donnez un coup de mixeur, c'est simplement pour la rendre plus onctueuse, vous la remettez dans le tupperware puis. Et donc on, on, on fait le rôle, rôle de la sorbetière en manuel. Exactement. Donc vous la remettez une heure encore au congélo, vous la sortez, vous la mixez, une heure au congélo. Vous la sortez, vous la mixez et Elle est prête elle est prête à être consommée Donc, Vous l'avez mixée trois fois, elle est finalisée, il n'y a plus qu'à Maintenant, tant qu'on est dans les glaces aux fruits On peut faire des sorbets aux fruits Et les sorbets aux fruits, ça ne demande rien Ou des granités aux fruits Là, on est vraiment dans quelque chose d'extrêmement simple En gros, c'est un sirop de sucre et du fruit Donc un sirop de sucre, c'est quoi C'est la même quantité de sucre et d'eau Donc imaginons 200 grammes, 200 millilitres Vous faites bouillir jusqu'à ce que ce soit sirupeux Et vous ajoutez vos fruits, bain-marie ou pas Et vous laissez vraiment prendre ça Pour que vous ayez quelque chose d'onctueux. Soit de vous passez en sorbetière, soit vous mettez directement au congélo avec les trois mix, comme, comme, comme, comme pour la glace. Et le granité, c'est différent. Vous devez simplement mélanger une purée de fruits ou une purée d'herbes par exemple vous pouvez faire des granités sur de l'estragon par exemple c'est très très bon et très sympa entre, entre, entre dans un esprit un peu plus café euh, ou, euh, ou autre pendant le repas et donc l'idée c'est que vous n'avez qu'à simplement mélanger cette purée avec un peu d'eau vous mettez ça dans un récipient et vous mettez ça au congélateur toutes les 40 minutes pendant 4 heures vous allez gratter à la fourchette pour avoir cette sorte de glace pilée aromatisée et votre granité il est fait voilà pour, euh, bah, on croit que c'est compliqué de faire du sorbet ou du granité c'est hyper simple, il suffit de se lancer et, et, et de pouvoir l'essayer, puis voilà le, le, le coup des trois mix, il faut bien retenir ça donc si on n'a pas de sorbetière au cogéno, vous sortez, vous mixez, vous sortez, vous mixez même moi j'ai compris, donc je vais essayer pour la semaine prochaine de faire un petit sorbet Je vous c'est des nouvelles. c'est devoir. mes devoirs d'accord, pour cette semaine, la malice je parlais des yeux malicieux de Candice tout à l'heure, elle arrive cette fois avec ceux de Shime. c'est pour la musique de Vivacité à 10h11 et dans un instant, si vous nous avez envoyé un SMS pour tenter de gagner ce repas pour deux personnes au Passo là on va peut-être vous appeler en direct dans l'émission. Dans ce monde de trut, où plus personne ne rigole, je n'ai peur du ridicule que si l'on ne me trouve plus fort, soyons malin, rusés et peut-être idéalistes, maman disait que nos rêves parfois rien les réalise. Et je veux rire, je veux crier haut et fort Toutes mes conneries, mes délires, à tort ou à raison, on verra, il n'en nous. Soyons forts, soyons fous et rien n'a foutre déjà ce matin alors qu'il n'est que 10h15. Logiquement, ça fait qu'un quart d'heure qu'on dise que les petits déjeuners sont ouverts autour de nous alors que je crois que ça fait une, plus d'une heure que les Tout gens le sont déjà en train, les, les, les, ceux qui participeront à la balade cet après-midi, en train de prendre le, leur petit déj, qui est gratuit, on le rappelle, hein, tous les samedis matins sur les étapes euh, du beau vélo. Euh, nous, on déjeune à la glace en votre compagnie puisque c'est un jour qui va euh, célébrer en quelque sorte le début de l'été, des vacances. Et donc on s'est dit que c'était le jour euh, idéal pour parler euh, de glace, de granité, de, de sorbet. Une petite parenthèse pour faire un heureux ou plutôt une heureuse. Un téléphone va sonner. Et c'est dans notre région de l'autre côté de la Meuse en fait, du côté de, de Warsage, que ce numéro est en train de se compo composer. Et c'est normalement Christine qui va nous répondre. Christine mmh. qui euh, risque de partir direction Rouen puisque c'est là qu'on vous invite aujourd'hui. Bonjour, bonjour Christine, Christine. Bonjour <rire> ah ben, Vous êtes en direct dans la cuisine avec euh, Candice. C'était un et bonjour. Bah, <rire> On a été au diapason Christine c'est votre oui. SMS qui a été euh, sélectionné Et ah, donc euh, j'espère que vous aimez la grillade et, et la viande Tout à fait, oui oui Parce qu'on vous envoie oui, oui. chez la famille Gauchel, C'est eux qui exploitent ce Grill à Wands euh, Ils vous conseillent déjà sur leur site De la prendre et de la euh, déguster Saignante et naturelle Donc on est bien. déjà dans le tout bon Il y a plusieurs <rire> formules de menus qui ont l'air hyper appétissantes euh, Christine, grâce au code Que vous avez repris sur le site Deltaweb.be, notre partenaire Eh bien, on a le plaisir de vous inviter là-bas Une petite idée de... Avec qui vous allez partager cette soirée Oh, ben, Mon compagnon D'accord, il s'appelle comment votre parce Il très heureux adore la viande aussi, André. Et bien voilà, André, d'aider pour, euh, voilà. pour les intimes, très bien. Et eh bien oui. j'espère d'aider, Christine, que vous serez en plus des nôtres cet après-midi. Vous avez évidemment prévu de venir faire la balade chez Noa pay Vous êtes quoi, à 10 km à, à l'oiseau euh, Je c'est vraiment pas loin, oui de fait. Euh, oui. Bah, je passerai peut-être voir, mais peut-être pas rouler, ah. non Ah bah écoutez, vous viendrez peut-être pour les, les, les, euh, parties, la partie musicale en fin d'après-midi par exemple. Oui, peut-être, éventuellement. Très bien. J'ai déjà fait bon. travailler ah bah... une fois quand ils sont venus avisés, il y a quelques années. Eh bien c'est une très bonne idée, Christine. On, on vous embrasse et puis on vous envoie très bientôt euh, cette invitation pour aller donc vers ce restaurant Wanzois, le Passo Grill, qui euh, euh, vous donnait donc euh, ces, ces invitations aujourd'hui. Et pour tous ceux qui nous écoutaient, le mot euh, du jour, le mot clé, c'était éplucher. Aujourd'hui, ça va bien, Candice. Avec, euh, avec les fruits qui sont euh, légion dans la régie, ici à Oupay puisque c'est la capitale des friticulteurs effectivement et vous avez énormément de beaux produits chez nous on pense toujours à la fraise la pomme la poire qui sont vraiment des produits typiques belges et on en a effectivement une production absolument magnifique donc ces produits-là absolument exclusivement doivent venir de chez nous quand on les consomme mais on a quand même de, de très jolies choses autres que celles-là qu'on consomme et qu'on produit chez nous en fruits rouges on est très riche et on a vraiment beaucoup de très jolies les choses qui sont bien sucrées naturellement malgré notre climat. Parce qu'on a une jolie terre pour ça, notamment ici. Donc c'est à essayer et dans les glaces, on en parlait tout à l'heure, on est en tellement dans cette saison, dans les glaces ça vaut tellement la peine. Une glace aux fruits rouges est une glace toujours séduisante. Euh, on a toujours tendance à, à aller vers... Euh des glaces un petit peu plus exotiques un petit peu plus originales et de temps en temps et quand on reçoit ça vaut le coup mais pour se faire vraiment plaisir, une glace aux fraises mmh. une glace aux cerises ça reste des glaces absolument incontournables faites une glace au mur, vous avez quelque chose d'absolument magnifique et au niveau de la couleur et au niveau du goût et ça reste des vrais plaisirs de l'enfance. Alors il y a une chose qu'on cultive aussi dans la région ici, ce sont des raisins pour en faire oui. du vin, et eh bien justement oui. ça tombe bien, c'est notre spécialiste vin qui débarque dans quelques minutes, coup de fil à Pascal Delfos qui nous amène dans le pays de Loire aujourd'hui.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 L'été, le soleil, la terrasse, ça donne envie d'un petit plaisir nature. Oh oui, tout de suite Un plaisir nature chez o Green, c'est les soldes. Des occasions en mobilier de jardin et sur plein d'autres articles. Mais après... D'abord les soldes. Jardinerie O'Green à Saint-Georges, Autoroute 242, sortie 5. au un Ce sont les soldes chez Sélection. Découvrez nos promos sur les produits Bosch et tentez de gagner un voyage en Islande à l'occasion de la sortie de... L'âge de glace, les lois de l'univers. Sélection, meilleur et pas plus cher. Frère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 9h, 10h30, en cuisine. Et nous allons donc parler vin avec notre spécialiste Pascal Delfos. Bonjour Pascal Bonjour Pascal oh Bonjour, bonjour à toutes et bonjour aussi à tous les gastronomes suis Rentrée de la vallée des rois. On pourrait en faire, hein, tiens. J'ai quelques petits copains viticulteurs qui feraient des alpes bien sympathiques. Alors bah oui, j'étais là où c'est cool, ce magnifique fleuve royal, la Loire. Et c'est en bord de l que je me préparais à déguster là où c'est champigny. Vous savez, cette appellation qui ne produit que des rouges dans la région. Dans le fabuleux millésime que tout le monde s'arrache, c'est 2015. Alors, vous le savez bien, loin de moi, chers amis, de vouloir créer dans cette rubrique des frustrations. C'est d'ailleurs moral. Mais il faut se dire qu'il se passe des choses avec ces militaires. Alors j'avais dans mon verre les, les saumures du château de Brézé et du domaine de Saint-Just, entre autres, en Champigny. Eh bien franchement, ça me remplit de bonheur et de satisfaction. Face au bleu du ciel, au bord de l'eau, il y avait bien longtemps que Cabernet Franc ne m'avait pas procuré un tel plaisir. Fini le côté herbacé, poivron vert, acidité. Mais que du fruit mûr, de la griotte de la mûre sauvage, des violettes en bouquet tout ça barné de framboises le saucisson et le fromage de chèvre dans le panier pique-nique furent rarement aussi bien accompagnés alors vous me direz pourquoi est-ce qu'il nous parle de frustration Eh bien en fait quelques heures avant cette agréable dégustation la rencontre avec le et les producteurs apporte un bémol à ces instants privilégiés, en fait j'étais séduit par une dégustation de ces 2015 et là mes amis coup de grâce Il n'y en a presque plus. Non pas que le vin s'est vendu sur pied, non, mais presque. On attendait tellement de ces cavernets bien mûrs qu'on en a un peu boudé en 2012, en 2013, en 2014, et les vignerons du coin ont beaucoup de mal à répondre sur ce 2015. C'est donc ce matin, la que, pardon, le kirbonchon entre les jambes, que je me suis dirigé vers les magasins de l'Aise à la chasse d'éventuels saumures champigny 2015. Malheureusement, absent. C'est donc sur un 2014 en saumur champigny que j'ai porté mon choix et j'ai amené la bouteille à la caisse où on m'a demandé 8 euros pour le flacon. Alors je vous dirais que oui, la robe est belle. Oui, le nez est friand. C'est sympa. L'approche en bouche est gourmande. On nous amène ça sur une cuisine estivale, sur un pot-pique-nique. Il n'y a pas de problème. Il y a de la vivacité, il y a de la fraîcheur. Tout est là, mais évidemment, quand on se rémémore les 2015, quelle difficulté à apprécier ces jolis vins d'été. Alors, un conseil d'amis. Certains cavistes et certains grandes surfaces en ont réservé. Qu'était leur arrivée Car malheureusement, il n'y en aura pas pour tout le monde. Donc celui-ci, pour rappel, goûté en 2014 à 8 euros, est chez Deleuze. Et je dirais qu'à à défaut de 2015, eh bien, tchin tchin, saumur champigny, CEP chez Deleuze, 8 euros, tchun On a noté ça. Euh, Pascal, est-ce que si on le boit frais, on commet un crime de lèse-majesté ou pas Surtout pas. N'hésitez pas de le, de le boire. Rafraîchi avec une petite grillade de, de poisson, une huile d'olive assaisonnée, ça va le ah, faire. Ah, mais oui, j'adore. Excellent. Merci pour ces bons conseils. Et donc, on, on note que l'appellation euh, Saumur-Champigny 2015, il faut sauter dessus parce qu'il n'y en aura absolument pas pour tout le monde. Absolument. On va quitter. Euh... Absolument. Merci Pascal. Et à la semaine prochaine pour d'autres bons euh, tuyaux euh, autour des, des vins qu'on qu doit euh, trouver et déguster pendant cet été. Nous aussi, on continue à déguster dans la cuisine pour quelques instants encore, euh, Cordis. Et on va tenter de, de répondre à quelques dernières questions, notamment au sujet de la caroube. Parce qu'une oui. auditrice qui s'appelle Gudule se demande à quoi ça sert dans la glace. Elle sait qu'elle doit en mettre, mais elle ne sait plus pourquoi. C'est un épaississant et c'est un stabilisant. Donc euh, vous pouvez toujours en ajouter. C'est de la gomme de caroube. Vous trouvez ça en magasin bio. Et vous pouvez en ajouter dans les glaces qui sont un petit peu instables comme les glaces, euh, comme c'est le cas de Gudule, sur une base de fleurs ou les glaces à base d'alcool. Quand vous ajoutez de l'alcool dans vos glaces, ça a tendance à les détendre et donc vous pouvez ajouter de la gomme de carreau. Je vois aussi la euh, recette la question de Nadine qui nous demande une recette de glace à la rose. Glace à la rose, glace à la violette, tout ce type de glace, ce sont des glaces que vous faites sur cette base de sirop de rose ou de sirop de violette. Donc en gros, on part déjà d'une base de sirop de sucre d'une certaine manière. Rien ne vous empêche de faire macérer des pétales de fleurs. Faites attention à ce qu'ils ne soient pas euh, pollués et traités chimiquement. Mais donc faites attention à ça et vous pouvez tout à fait faire euh, macérer au bain marie dans votre sirop de sucre agrémenté de sirop de violette ou de rose vos pétales. Ça, ça peut corser le goût sans aucun problème. Et il y a Françoise qui nous demande euh, un conseil achat pour une sorbetière. Alors les sorbetières, il n'y en a pas de mauvaise. Ça commence à 25 euros. Pour une sorbetière, ça, ça continue Jusque 200 pour une sorbetière et beaucoup plus cher Pour des turbines, alors pour un usage Ménager, une sorbetière est largement suffisante Vous avez des domos qui sont à 35 euros Vous avez des Magimix qui fonctionnent bien Des cuisinards qui sont un peu plus chers Vous pouvez tout à fait... Moi à la maison, j'ai une Magic euh, le petit modèle coloré, qui fonctionne super bien. Tant que vous avez votre cuve qui a le format qu'il vous faut pour la quantité de glace que vous souhaitez faire et que vous la mettez bien au congélateur avant de l'utiliser, vous ne pouvez pas vous tromper. Il n'y a pas de mauvais achat en sorbetière. Voilà, il faut juste adapter. Exact, c'est selon son, sa consommation, c'est selon ce qu'on en fait. C'est pas comme une machine à pain où il y a vraiment des options, des trucs qui font qu'on va plus vers un modèle ou un autre, ou même hein, une machine à croque monsieur, on veut enlever les plaques ou pas. Là, non, une sorbetière, c'est une sorbetière vous appuyez sur le bouton ça tourne donc en gros c'est vraiment une question de contenance et de look aussi et de prix voilà le look euh, oui parce que ça, ça fait partie euh, du et plaisir de cuisiner la aussi mienne est les bah, oui. <rire> si on est avec des appareils que, voilà, qui sont un peu old school comme ça c'est mo moins sympa euh, Candice dès jeudi on saura sur la page Facebook quel sera le thème de la semaine prochaine exactement on, on laisse un petit peu de mystère évidemment et vous retrouvez maintenant sur la page Facebook et sur université.be plusieurs recettes de glace avec et sans sorbetière pour vous pouvoir vous lancer dans l'aventure À la maison. Vous avez tout ce qu'il vous faut sur ces deux vecteurs-là. Moi, j'ai retenu. Hein. On met, on congèle, on oui. ressort, on mixe une oui. fois, on oui. congèle oui. une heure, on oui. ressort, oui. on mixe une deuxième fois, oui. on congèle une heure, et on mixe. Encore et une troisième bon. fois, et, et puis c'est bon. Soit on la mange, soit on la, on la stocke au congèle et on est bon. Et bah, si on a déjà appris ça aujourd'hui, <rire> et, et la facilité aussi de faire des sorbets parce qu'on croit que c'est complètement impossible de le faire, c'est déjà génial. Il y a une autre chose, c'est que normalement, quand on déjeune à la glace le matin et qu'on est euh, junior, on se fait un petit peu enguirlander par sa maman. Aujourd'hui, c'était <rire> presque obligatoire obligatoire de déjeuner à la glace et c'est un régal. Bah, mon fiston a mangé 4 boules de glace ce matin au petit déjeuner c'est le thème de l'émission Voilà, temps. il faut qu'on soit au, au diapason de l'émission, c'est normal continuez <rire> à commenter évidemment continuez l'émission sur la page Facebook Vivacité en Cuisine et également via vos SMS au, au 6003. On vous retrouve cet après-midi avec toute l'équipe du Beau Vélo depuis paye sur le coup de 13h et d'ici là eh bien c'est bien sûr le Tip Top avec Thomas Loridez. belle matinée. On vous embrasse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 tu te tiens en embuscade pour faire glisser en cascade Jules et son vélo -cypède. Oh, Je crois qu'il a besoin d'aide. Voilà pourquoi les AP Assurance vous proposent l'assistance vélo. Une assistance 24 heures sur 24 pour toute la famille à 60 euros par an. Plus d'infos sur lap.be. Les AP Assurance, toujours à vos côtés. Ceci est un produit d'assurance d'AGA International SA Belgian Branch. Et vous, vous êtes déjà passé chez Casa Tous les articles soldés, jusqu'à moins 70%. Premier arrivé, premier servi. Casa, maison joyeuse, maison heureuse. De France 2016. Ce samedi 9 juillet, 8e étape. 184 km en montagne, entrepôt et bannière de Luchon. Et comme tous les matins à 7 h 6 direction la route du tour. On va retrouver Pierre Capard. Pierre, le tour qui est toujours dans la haute montagne avec la principale étape des Pyrénées. Alors que c'est un Belge, Greg Van Avermaet, qui porte encore le maillot jaune. Bonjour Pierre. Ah oui, bonjour Thomas, et En effet, un deuxième étape de haute montagne euh, ce samedi, et c'est même la grande étape des Pyrénées, entre Pau et Bagnères de Luchon, et eh bien c'est une des, des étapes prennes de ce Tour de France 2016, 184 km avec des cols mythiques que les coureurs euh, vont devoir franchir, on pense évidemment au Tourmalet, le tour malais la seule ascension hors catégorie du jour, c'est le géant comme on l'appelle, euh, le Tourmalet, euh, une ascension euh, de 19 km à 7,4% de moyenne, Et ce tourmalet culmine à 2115 mètres, c'est-à-dire la difficulté pour les, les coureurs. Et puis il y aura le val Laurent azette là c'est une ascension de 11 km, 7% de moyenne. Et enfin le col de Péressourde, particulièrement raide, jusqu'à 11% de dénivelé. Une vraie et difficile étape de montagne avec un tracé inédit cette année. Une chose est sûre, ça va grimper Thomas. Et normalement sous le soleil, ce n'est pas encore le cas pour l'instant ici, euh, il se fait assez couvert, mais à il y a 28 degrés. Et on annonce quand même 22 degrés au sommet des cols dans les Pyrénées. Alors nous avons quitté ce matin la Haute Garonne pour rejoindre Bagnères-de-Luchon et les Hautes-Pyrénées. Le départ à Pau dans les Pyrénées Atlantiques sera donné à 12h20 et l'arrivée est prévue Thomas vers 17h30 à Bagnères-de-Luchon. On suivra ça évidemment de près. Dernière petite question, Pierre, est-ce qu'on peut espérer un maillot jaune pour demain La réponse est malheureusement non, euh, mais bon, on ne sait jamais à moins d'une performance exceptionnelle de Greg Van Avermaet, notre compatriote euh, qui est en jaune et qui a d'ores et déjà réussi son tour avec une victoire d'étape euh, au Lioran et surtout le maillot jaune qu'il porte aujourd'hui eh pour, la, pour la troisième journée consécutive et euh, voilà, donc une étape de haute montagne hier, il s'est il, il illustré dans les Pyrénées une sacrée performance, il a terminé cinquième hier alors qu'on le voyait perdre son maillot jaune, il a roulé avec panache, il a attaqué dans le col d'Aspin. Il termine cinquième euh, de cette étape, remportée par le Britannique Stephen Cummings. Euh, il peut être fier de son tour, Greg Van Avermaet. Van euh, Averma, il a déjà réussi son tour. Il compte euh, quand même plus de 6 minutes d'avance sur ses plus proches poursuivants, le Britannique Adam Yates et le Français Julien Alaphilippe. Mais aujourd'hui, eh les grands favoris vont attaquer, vont se découvrir. Christopher Froome, Nairo Quintana ou encore Alberto Contador vont devoir se montrer. Et Van Avermaet va plus que probablement perdre son maillot jaune Et puis Thomas de Guent, notre autre compatriote, maillot à poids, devrait lui aussi logiquement perdre ce maillot. En tout cas, le spectacle sera de rendez-vous ici euh, dans les Pyrénées. Il y aura énormément de monde le long des routes et des cols surtout dans cette...